Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Réunion Première. Il est 5h55 et dans précisément 5 minutes, eh bien, nous ferons le tour de l'actualité locale sur Réunion Première. Alors, on va passer maintenant aux infos pratiques qui concernent vos quartiers avec euh, une dégradation de la qualité de l'eau. Et ça concerne la plaine des palmistes. C'est le maire de la Plaine des Palmistes qui informe ses abonnés du secteur du premier village qu'en raison de la dégradation de la qualité de l'eau, il est conseillé de faire bouillir l'eau pendant au moins 3 minutes avant toute consommation et cette disposition reste valable jusqu'à retour à la normale hein, qui sera transmise Eh bien, prochainement, nous l'espérons, donc éviter de consommer de l'eau du robinet. Si vous habitez dans le premier village à la plaine des palmistes, préférez de l'eau en bouteille ou sinon faites bouillir cette eau au moins pendant 3 minutes. Et autre recommandation, bien évidemment, laissez-la un peu refroidir avant de la boire, ça risque de brûler un peu sinon. On passe maintenant à ce communiqué de l'EFS, l'établissement français du sang qui vous informe des prochaines collectes mobiles. Alors, la collecte aura lieu à la Cinor aujourd'hui, la Cinor de Sainte-Clotilde, de 8h30 à 12h30. Également, dans le collège La Marine à Vincent Et là, ça se passe de 8h à midi. Voilà pour les informations pratiques de ce matin. Le prochain rendez-vous, eh bien ce sera avec Lionel Olivier dans l'émission C'est encore mieux en première. Et l'heure précise, ce sera 11h50 ce matin. Réunion première. Cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avi, avis avis.avis.fr. L'horoscope de Juliette à suivre sur la première avance là, semeur 2015 qui fait. La, la, la, la, la, la, la, la.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 Last name is Dom la, la, la, la. Choose to believe la, la, la, la. La, la, la, la. In where we're from Freedom Freedom Freedom Freedom Do you recall No longer ago We would walk on the sidewalk Innocent Remember All we did was care for each other But night was It's like that we beat my drum like I love the dirt à Patrick, de la part de Gisleine de Brapanon, 608-335. Voici l'horoscope de Juliette avant le journal. Bonjour, bonne fin de semaine. Nous sommes le 17 juin. Nous sommes vendredi. Aujourd'hui, ce sont les RV qui sont à l'honneur. Merci de nous être fidèles. Voici tout de suite les prévisions astrales de la première. Bélier, essayez de prendre un minimum de précautions et tout ira bien. Une vieille amitié pourrait vous décevoir en cette journée. Gémeaux, vos aspirations du moment vous mènent sur des voies aussi nouvelles qu'agréables. Cancer, vous vous sentez quelque peu étouffé par votre famille en ce moment. Lion, vous voguez sur une mer très agitée. Vierge, pour trouver vos priorités, essayez de suivre votre intuition. Balance. En cette fin de semaine, vous aurez tendance à agir sur des coups de tête, ce qui finira par lasser votre entourage et devenir dangereux. Scorpion. Gare aux malentendus en série. Sagittaire. Assumez donc vos responsabilités et surtout agissez avec sagesse. Capricorne. Suivez votre rythme, pas celui des autres. Verseau. Vous allez brûler les étapes, mais avec une réelle efficacité. Poisson enfin. Votre anxiété va freiner vos élans. C'est dommage, car vos idées et vos projets sont excellents. Très bonne journée à tous et à toutes. Il y a Rénal qui vous souhaite à toutes et à tous une belle journée à l'écoute de Réunion Première. Salut Trois-Bassins et bienvenue à toutes sur la première en ce vendredi 17 juin. Dernière ligne droite avant d'apprécier le week-end. C'est l'heure du journal, il est 6h. Le journal de la rédaction présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Un mort, un jeune homme d'une vingtaine d'années, un blessé grave, trois autres légèrement touchés. C'est le bilan de ce dramatique accident hier sur le boulevard Lancastel à Saint-Denis. Un camion fou a provoqué un carambolage. Le conducteur a-t-il été victime d'un malaise Une enquête est en cours. Moins 0,2%, les prix sont en baisse à la Réunion, c'est surtout l'alimentation qui tire l'indice des prix vers le bas ça baisse également pour les chaussures les vêtements et pour l'eau dans le sud nous y reviendrons. En sport, handball la tamponaise chez les filles a décroché l'or hier en finale ultramarine à Paris déception en revanche pour les garçons de Château-Morange tous les résultats dans un instant. Ce sera avant le Grand Boucan, 20 e édition c'est ce dimanche à Saint-Gilles-les-Bains et pour la première fois ce ne sera pas un roi mais une reine qui présidera le défilé qui sera brûlé. Réunion première, Florent Marot. Comment un tel drame a-t-il pu se produire C'est la question que tout le monde se pose ce matin. Hier, vers 12h30, un camion fou a provoqué un carambolage sur le boulevard Lancastel, à Saint-Denis. Le conducteur du poids lourd a-t-il été victime d'un malaise Roulait-il trop vite L'alcool est-il en cause Une enquête est en cours. En attendant, le bilan est lourd. Un mort, un jeune homme d'une vingtaine d'années et un blessé grave, sa compagne, qui roulait avec lui vers Sainte-Marie. Dominique est sauveteur-secouriste. Il est arrivé quelques minutes à peine après le drame, et il n'oubliera pas de sitôt ce qu'il a vu. Des fois, en auto-école, euh, quand, quand on repasse les vidéos, mais là, on, on dit peut-être la vidéo, c'est un, un truc monté. Non, mais là, quand on va sur place, c'est pas un truc monté, c'est du réel. Là, on voit vraiment que là, il faut vraiment faire attention quand on prend le volant. Moi, désormais, maintenant, le, quand je vais prendre le volant, je, je réfléchis déjà ça, ça va rester dans ma tête. Et puis, je pense à mes gamins derrière, à la sainte là. Là, il faut être fou, là, il faut être carré, les gars. Sinon, les catombes, je pense que ça risque de remonter. C'est toute la Réunion, elle a un truc comme ça. Toute la Réunion est choquée, de voir un truc comme ça. Même de l'entendre, Dominique, sauveteur-secouriste et témoin de l'accident au micro-réunion première d'Antoine Garnier. La circulation a longtemps été interrompue dans les deux sens sur le boulevard Lancastel pour permettre l'intervention des secours. Je vous rappelle le bilan dramatique. Un mort, un blessé grave, trois autres plus légèrement touchés. Depuis le début de l'année, 19 personnes ont perdu la vie sur nos routes. La route, toujours avec le chantier de la NRL et un obstacle en moins pour la région. Le schéma départemental des carrières a été validé hier par le tribunal administratif. Il a confirmé la légalité de la décision du préfet, une décision attaquée entre autres par la commune de Saint-Leu qui désirait une évaluation environnementale. Le tribunal a donc rejeté cette demande. Que pense Jean-Jacques Morel de cette décision du tribunal administratif Le porte-parole d'Objectif Réunion, vice-président Les Républicains du département, est aujourd'hui l'invité de la matinale. Rendez-vous à 7h15 avec Philippe Dornier. On parlera aussi de la primaire à droite, de l'affaire du foyer Terre-Rouge, de la loi travail et de l'emploi local. Bonne nouvelle, les prix sont en baisse dans l'île, moins 0,2% en mai par rapport au mois d'avril. C'est surtout l'alimentation qui tire l'indice des prix vers le bas. Selon l'INSEE, se nourrir coûte moins cher, notamment si vous mangez des, fruits, des produits frais et des légumes, moins 1%. Ça baisse également pour les chaussures et les vêtements. En revanche, les prix de l'essence et des billets d'avion augmentent. Sur un an, les prix sont tout de même en baisse de 0,3%. Le prix de l'eau en baisse également. Pour les abonnés de Sudéo, les dirigeants de la Cassude ont négocié et sont parvenus à un accord pour l'entre-deux, le tampon Saint-Philippe et Saint-Joseph. Une bonne nouvelle après deux ans de fortes hausses, des hausses d'ailleurs ponctuées de manifestations dans le sud. Aujourd'hui, les habitants vont donc pouvoir souffler un peu. Sophie Persson. Pour prendre un cas concret, une famille qui consomme 100 mètres cubes d'eau pour six mois payait 150 euros en 2015. Elle paiera 141 euros à partir du 1er juillet. Pour 50 mètres cubes de consommation, la baisse est encore plus importante. On passe de 67 euros à 42. Mais, car il y a un mais, cela ne concerne pas les personnes qui sont raccordées à un réseau d'assainissement. Ils sont moins nombreux, 15% des abonnés seulement, sauf à l'entre-deux où presque tout le monde est raccordé. Et pour ces foyers raccordés au réseau d'assainissement, la facture sera en revanche plus lourde, 2,5% en plus. Là, on touche à un problème de fond, la potabilisation de l'eau et l'assainissement. Cela nécessite de gros investissements. La Casse Sud doit ainsi débourser 70 millions d'euros pour se mettre aux normes d'ici 3 ans. Elle annonce d'ores et déjà que ce sera plutôt 5 ans et ce ne sera pas sans conséquence. Sur le prix de l'eau. Et l'eau vitale pour les planteurs de canne. On connaît d'ailleurs la date de début de campagne dans le sud et l'ouest, ce sera le 11 juillet. La décision a été prise hier en commission mixte d'usine pour le nord et l'est, le début de la campagne sucrière sera fixé mercredi prochain le 22. Dans le reste de l'actualité, deux résidences de la Sémadère ont été inaugurées hier, les résidences Gavol et le Comte de Lille au Bernica Saint-Paul. Cela représente tout de même 54 logements qui sont pour certains en location accession, un dispositif que la Sémadère expérimente depuis plusieurs années à travers le PSLA, le prêt social en location accession. Les précisions de Joël Personnet, le directeur général de la Sémadère. Nous avons associé à une opération de logement social classique une opération de logement en location accession dans un montage particulier qui fait que pour des familles qui sont dans des niveaux de revenus qui sont dans la tranche supérieure du logement social et au-delà, Ils peuvent, après une période de 6 ans, en qualité de locataire, devenir propriétaires de leur, leur logement. L'intérêt de ce dispositif, c'est que nous avons su associer à ce dispositif les principes de défiscalisation du logement social. Et qu'aujourd'hui, les personnes qui se portent propriétaires de leur appartement, enfin dans 6 ans, achèteront ce logement à, à des prix qui autour de 1700 euros du mètre carré quand le marché est à 3500-4000 euros du mètre carré. Joël Personnet, directeur général de la Sémadère au micro réunion première de Joanne Nadamadorassi Réunion première 6h06, on s'intéresse ce matin florent aux personnes fragiles une journée leur était consacrée hier à la ravine blanche et oui, une journée organisée par la PASSE, la permanence d'accès aux soins de santé du CHU et le CCAS de Saint-Pierre objectif, informer et sensibiliser les sans domicile fixe sur leur santé quelles sont notamment les démarches pour faire valoir leurs droits la réponse, eh bien, c'était hier dans les anciens locaux de la fondation Père Favron, ces personnes fragiles ont également pu profiter d'un dépistage de MST, d'un test de glycémie ou de diabète. Et parmi les participants, il y avait Jean-François Boyer, un SDF Saint-Pierrois. Pierre Comorasami, l'a rencontré. 15 ans dans la rue, à la dérive et complètement désocialisé. Et puis, un jour, Jean-François Boyer réagit. était dur, pour moi, relève la tête. Avec l'alcool, tout ça, met tes tout tout là, Avec le LED, c'était l'hôpital un petit peu. Et puis, avec l'aide des camarades aussi. Et m'a mettre dans ma tête qu'il faut arrêter, que l'alcool, il ouais, n'y amène pas loin. Quoi. Depuis deux ans, Jean-François ne touche plus à l'alcool. Il est sorti de la rue, mais il continue à fréquenter la boutique à Pierre pour aider les autres, dit-il. Mais veut mon tasote, comment aujourd'hui, comment je y me moins dans ma peau. Et des fois, y a des camarades, il me y dit que Azot aussi, ça n'a le capacité d'arrêter de boire, mais seulement il y suffit involontairement. Et s'agissant de la journée de la santé, Jean-François n'en pense que du bien. Il me y trouve les bien parce qu'il y a des de gens, il y a un forme, Voilà, là, nous, on va nous les regrouper. Il me y dit que la baby, est là pour aider Azot Et il me y dit que moi, pourquoi Azot ça va discuter un peu avec un personne qui va écouter Azot comme l'a fait pour moi. Et si Jean-François a voulu s'en sortir, c'est aussi pour son enfant, une fille qui aujourd'hui... Aujourd'hui n'a plus honte de son papa, lance-t-il fièrement. Et puisque l'on parle des papas, c'était journée porte ouverte hier à la maison de naissance Manao à Saint-Paul. Une structure ouverte depuis le 1er avril dernier au centre hospitalier Gabriel Martin et qui a déjà accueilli cinq naissances. Les mamans voulaient vivre l'expérience d'un accouchement naturel sans péridural, mais en toute sécurité, cette maison de naissance est une expérimentation. Elle va durer cinq ans, ensuite le projet pourrait être étendu. Fanny de Guibert fait partie des cinq sages-femmes qui interviennent à Manao. Et selon elle, ce service pourrait bien plaire aux futures mamans réunionnaises. Au niveau national, ce projet, avant d'être validé, avait été soumis un petit peu à la vie du public. Et on avait observé que 10% de la population préférait accoucher dans ce type de structure. Donc c'est pour ça que le projet a été validé. À la Réunion, je pense qu'on est dans une population où la péridurale n'est pas la majorité. Dans les grosses structures, à Marseille, à Paris, dans des niveaux 3, on est à plus de, de 95% de péridurale. À la Réunion, on est aux alentours de 60%. Donc il y a quand même 40% de la, de la patientèle qui peut accoucher sans péridural et qui le souhaite. Donc pourquoi pas, après Manao ce n'est pas que accoucher sans péridural, c'est surtout avoir cet accompagnement global avec la même sage-femme tout au long de sa grossesse. Fanny de Guibert, sage-femme, au micro, réunion première de Joanne Adam Adorassi. On passe au sport avec d'abord du handball. La tamponnaise chez les filles décroche l'or en finale ultramarine à Paris. Les sudistes ont battu hier les martiniquaises du réveil sportif 18 à 15. Elles joueront la finale N1 demain contre vaux en velin Déception en revanche pour les garçons de Château-Morange. Ils se sont lourdement inclinés 33-22 en finale face aux martiniquais de l'étoile de Gondo Château ne jouera donc que la finale N3. En football, les 32e de finale de la Coupe régionale de France démarrent ce soir. Deux clubs de D1R seront sur les terrains dès 28. 30, le RC Saint-Benoît qui rend visite à la Rivière-Sport et le Saint-Denis-FC qui affronte bras fusils. Allez, on termine avec le Grand Boucan, le carnaval unique en son genre, fête cette année son 20e anniversaire. Ce sera dimanche à Saint-Gilles-les-Bains et pour la première fois ce ne sera pas le roi Dodo mais la reine Dodo qui présidera le défilé, qui sera brûlé qui présidera le défilé, qui sera brûlé Ce sera donc dimanche mais dès demain une manifestation baptisée Cuisine du Monde sera organisée à Saint-Gilles. L'objectif pour Paul Carreau, le président de la des professionnels Saint-Gillois, c'est d'animer la ville. Le Grand Boucan amène en général beaucoup, beaucoup de monde. Comme le Grand Boucan se passe le dimanche, on a décidé de profiter de l'occasion pour mettre la veille donc une manifestation sur la gastronomie euh, cuisine du monde et de faire la fête la veille également avec tous les commerces de Saint-Gilles. Là, c'est une occasion, donc on en profite, pour faire boutique en nocturne. Les restaurants de la ville vont pouvoir, pour, pour certains, s'étaler sur la route en ce qui concerne la poste, où il y aura de l'animation, le forum où il y aura de l'animation, la place du marché où il y aura des jeux pour enfants, des, des jeux de forains. En tous les cas, le but, c'est d'animer la ville et que les commerçants y trouvent du leur.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 Le meurtre de la députée travailliste Jo Cox en Angleterre est-il politique Le motif est encore flou cette nuit. Cet élu pro-Union Européenne a été abattu par Balière dans le nord du pays à une semaine du référendum sur le Brexit. Le tireur présumé un homme de 52 ans décrit comme solitaire, a été interpellé. Il aurait crié le Royaume-Uni d'abord, selon plusieurs témoins, mais rien n'a encore été confirmé. La campagne a été suspendue au moins jusqu'à samedi. Un meurtre qui a en tout cas suscité de nombreuses réactions politique, celle évidemment du Premier ministre britannique David Cameron qui parle d'une tragédie, celle aussi de Manuel Valls qui estime que l'idéal démocratique a été visé. Peut-être enfin un début de réponse sur les circonstances du crash du vol égyptaire. L'une des deux précieuses boîtes noires repêchées en Méditerranée. L'enregistreur est morcelé, mais la partie la plus importante, celle qui contient la mémoire de l'avion, est bien exploitable. Près d'un mois après le crash de l'appareil qui transportait 66 personnes, dont 15 Français. Une rencontre qui s'annonce glaciale aujourd'hui au ministère du Travail. Celle entre Myriam El Khomri et le numéro 1 de la CGT Philippe Martinez. Un nouveau tête-à-tête, -tête, deux jours après la menace du gouvernement d'interdire les prochaines contre la loi travail du fait de nouvelles violences dans les cortèges parisiens. Mardi du gâchis, une démonstration d'inconséquence. Réaction sur France Info de la CFDT accusant le MEDEF après l'échec des négociations sur l'assurance chômage. Le MEDEF qui a refusé d'augmenter les contributions patronales pour assainir la situation financière de l'UNEDIC qui accumulera 30 milliards d'euros de dettes d'ici la fin de l'année. C'est donc l'État qui reprend la main en maintenant l'actuelle convention. 3000 policiers aujourd'hui à Versailles, en préfecture pour une cérémonie officielle d'hommage à Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, les deux agents tués lundi soir à Magnanville dans les Yvelines. François Hollande doit prononcer un discours entouré de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve, un message de soutien aux forces de l'ordre. L'épilogue judiciaire d'une affaire datant de 2011, celle du meurtre d'Alexandre Ginca 13 ans, à Pau. Michael Barrel, un marginal de 30 ans est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a été reconnu coupable d'avoir tué et démembré ce collégien C'est la deuxième nation d'athlétisme derrière les états unis La Russie pourrait ne pas être représentée au JO de Rio. La Fédération Internationale se prononce aujourd'hui sur le maintien ou non de la suspension qui frappe les instances russes depuis novembre, accusées d'avoir organisé et couvert la fraude de plusieurs athlètes dopés. Trois supporters russes justement condamnés à des peines de 1 à 2 ans de prison ferme. Certains de ceux qui ont participé aux violences samedi dernier à Marseille. 20 autres vont être expulsés de France. Des sanctions qui tombent au le lendemain de tensions diplomatiques entre Paris Et Moscou sur la question justement de ces hooligans. Et on redoutait ce jeudi d'autres affrontements entre supporters, cette fois lance en marge du match Angleterre-Pays de Galles. Mais il n'y a eu aucun incident majeur selon la préfecture à l'issue de cette rencontre qui a vu la victoire des Anglais de et Les autres matchs du jour, victoire de l'Irlande du Nord de 0 face à l'Ukraine et match nul 0-0 entre l'Allemagne et la Pologne. France Info. L'info revient à 6h30. Vous êtes dans votre voiture, à la maison, peut-être pour vous rendre au travail, ou peut-être déjà au travail, ou de retour de travail. Bonjour à La Réunion, bienvenue à cette réunion première. Écoutez, si le temps vous a on a le temps de faire un petit copier-coller, parce que l'ordinateur, il ne veut plus aussi, Romain On a travaillé travail la semaine aussi. Il est plus fatigué. Quelques averses peuvent se produire entre Sainte-Rose, alors jusqu'au... dans le, la zone du volcan pour ce matin. Des nuages donnent de temps en temps quelques gouttes de pluie dans ces secteurs. Les nuages qui vont déborder également sur le littoral jusqu'à Saint-André, voire Saint-Benoît et rapidement le cirque de Salazie. Eh bien, ça va se couvrir là-haut dans la fraîcheur. Et pour... Euh, enfin dans les cirques en général. Hein. Et cet après-midi, pas trop de changements à attendre sur l'Est. Par contre, sur le nord et Sainte-Marie, de Sainte-Marie à Saint-Denis, le ciel est majoritairement bleu, avec de temps à autre quelques passages nuageux, principalement pour cet après-midi. Les averses, s'il y en a, eh bien, ce sera plutôt dans les hauteurs pour cet après-midi. Sur la côte sud, de l'étang salé à Saint-Pierre et Saint-Joseph, le ciel est bien bleu et puis les nuages se font rares. De la fraîcheur pour ce matin, eh bien oui, nous sommes en hiver à La Réunion, mais bon, ça va, c'est pas beau lieu en Dordogne, en Corrèze. La bande des qui fait fraiser, ailleurs, hein. Il y a du vent quand même, 60 km h ça souffle dans le nord et euh, également à Saint-Pierre dans le sud, un vent qui rend la mer agitée. Jackie réveille la Réunion. Il n'est pas tout seul avec toute l'équipe de la matinale sur Réunion Première. Côté fraîcheur, Prisca se charge de tout. Elle nous emmènera au marché forain des Camélias et il y aura Yves Grouillet également pour l'infotrafic. C'était très compliqué hier. Pour euh, traverser euh, Saint-Denis Saint suite à, à cet accident. Donc, on en parlait hier après-midi. On en parle également dans nos différentes euh, éditions, on en parlait dans le journal de la rédaction. Euh, donc, euh, le prochain journal, ce sera à 6h30 sur Réunion Première. Bienvenue à toutes et à tous. Bon réveil. 30 sur Réunion Première. Bienvenue à toutes et à tous. Bon réveil. Nous... Avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves Bruyé à Saint-Denis. Bonjour Yves. Bonjour Jackie, bonjour à tous, on va nous retrouver sous un ciel étoilé comme vous l'avez cité à plusieurs reprises ce matin depuis tôt. Oui, c'est vrai qu'il fait beau, donc pas de nuages, des températures un peu fraîches dans les hauts. Euh, il y a un petit peu de vent ici sur Saint-Denis Une circulation qui se fait plutôt correctement Attention, il y a un danger déjà Puisqu'il y a un véhicule arrêté Tout feu éteint, mal placé Bretelle de contournement euh, Du tunnel du Cap Bernard à Saint-Denis C'est-à-dire pour rejoindre Belle-Pierre En passant par euh, U2 euh, Le véhicule est vraiment mal placé Une patrouille euh, donc euh, de surveillance de, les, de la route du littoral Elle se dirige euh, pour euh, mettre en protection Ce véhicule pour éviter euh, toute collision Bien entendu, attention Vigilance, euh, circulation correct bien sûr à peu près partout il y a un petit peu de monde en bas de viaduc nous sommes partis sans doute pour un vendredi tranquille à la veille du troisième dimanche du mois de juin et synonyme de fête des pères mais également synonyme pour cette approche du 21 juin cette semaine prochaine c'est surtout le grand boucan donc ça, ça sera pour dimanche avec la rue du Général de Gaulle fermée la rue du centre-ville des parkings comme d'habitude côté nord mais côté sud la nouveauté ce sont ces voies qui ont été fermées À la circulation, les voies côté mer de l'ancienne 80 de Saint-Gilles et qui seront à disposition alors, par un service d'ordre du Grand Boucan qui vous aiguillera pour pouvoir venir vous garer à proximité du centre-ville. Voilà, ce ça sera, ça sera pour dimanche. Voilà, bonne route en tout cas. Prudence, les conditions de circulation sont bonnes, donc roulez prudemment s'il vous plaît. Bonne route avec autorelais. Autorelais, drive cool. Yves Grully pour l'information routière, il reviendra juste avant le journal de 6h30. On vous rappelle. Ce, ce véhicule arrêté sans éclairage, bretelle de contournement pour rejoindre Bellepierre par U2 donc soyez prudents si vous êtes dans ce secteur merci à Yves pour cette information routière on joue avec vous comme chaque matin sur la première, vous le savez, Prisca ce matin se trouve au marché forain des Camélias si vous étiez là à 5h45 et eh bien vous avez entendu Patrice euh, pas Patrice, Fabrice. Fabrice qui est maraîcher alors il nous propose aujourd'hui de la salade Fraîche, délicieuse et croquante pour la fête des pères. De la salade. Mais on parlait de quelle variété de salade La reine des glaces, la reine des neiges ou la reine des gladiateurs Jolie celle-là, hein Ouais. 02 62 99 2000, vous composez ce numéro. La première personne, eh bien si n'en y a la bonne réponse, repart avec un bon cadeau d'une valeur de 20 euros, faire part à la première. Et les magasins Espace Fraîcheur. à tout de suite. Première. Parce pour avec nous. Tous les samedis 21h-23h, compare salsa, reggae, reggaeton. Zou. Jean Claude Machir. Tous les sons qui vous ont fait danser sont sur Réunion Première, dans musique caraïbe. Nous, fait... Tous les samedis 21h-23h, musique caraïbe sur Réunion Première. Retrouvez les avis décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50.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 Voir conditions dans les points de vente participants Jouer comporte des risques Appelez le 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé Première Effectivement, pour que le jeu reste un plaisir Jean responsable Et vous aurez les pronostics de Pascal Maillot Et du fouineur du GIR. à 6h50, Naïla est avec nous Bonjour Bonjour. Ça va ce matin Ça va, merci Nous sommes à Sainte-Anne Oui, c'est ça Voilà, il fait bon en Sainte-Anne Euh, Ça va, je commence à faire frais aussi Et la vie est belle à Sainte-Anne, non Elle est calme, oui. Elle est calme, elle est agréable, les gens sont ouais. accueillants. Oui, ça va. Oui, ça va Oui. Pas trop, on dirait, hein bah, ça dépend du monde qu'on fréquente, mais ouais. oui. C'est problème de voisinage, peut-être Vous voulez en parler Non, pas forcément, mais voilà. Non, mais allez-y, hein, vous savez, il n'y a, y a pas de problème. Non, non, en tout cas, alors, voisinage, non, rien à dire. D'accord. Alors, c'est qui Avec qui ça va pas, alors Des gens qu'on croise une fois et que les prochaines fois ils vous ignorent. Voilà, la figure est torte. Oui, voilà. Et bah, ouais toute ce de mouna Désolé, prends l'élan. Allez, prendre l'élan là-bas, allez, pas là-bas, viens, pas maïa. Oui, mais voilà, on fait pareil. Bien, ce message il est passé. Nous aurons les noms la prochaine fois, ma chère Naëla. Alors, ce matin, Fabrice, il nous propose quoi comme salade Alors, le nom de la salade, c'est la reine des glaces. La reine des glaces, c'est pas la reine des neiges Ben non, tout le monde se trompe apparemment. Il dit la reine des, gla... la reine des neiges. D'accord. Mais non, c'est la reine des glaces. Et vous, vous êtes la reine de quoi, vous Moi, euh, pff, la reine de mon homme. Ah <rire> oui, comment il s'appelle le chéri doux Sébastien. Salut Sébastien. Parti de travail déjà ce matin ou pas euh, Oui, déjà en route. Ouais. Bon courage Sébastien. Et puis gros bisous de la part de, de la petite madame qui repart avec un bon cadeau d'une valeur de 20 euros ce matin, offert par la première. Et les magasins Espace Fraîcheur. Félicitations. Merci Bien, c'est effectivement la reine des glaces Il y en a aujourd'hui au marché forain des camélias Belle journée et puis bon week-end avec un peu d'avance Naëlla Oui, et puis euh, bonne fête des pères en avance Pour mon petit papa du côté de Salazie Alors le papa, comment il s'appelle Sully Salut Sully, du côté de Salazie là-bas Que <rire> ça qu'il qu fait ce week-end, ça va aller ou pas Ben, il y a un petit regroupement Enfin, un petit repas de famille ouais. chez mon tonton C'est bien Donc, euh, voilà. Où ça, Salazie là-même Oui, oui D'accord, quel côté Salazie ça Euh, bois de pomme. Ah elle est jolie là-bas. Elle est bien calme aussi, hein, car elle bois de pomme. Oui, j'ai plutôt dans les bas aussi, de va donc euh, oui. Ouais, c'est sympa. Bien, bah bon week-end, amusez-vous bien en famille, Merci. et puis euh, salut à Sébastien. Ok, au revoir. Au revoir Naïla. Ouais. Et bah oui, sur Réunion Première, on vous gâte, on vous offre des cadeaux tous les matins. Et là, c'est Naïla qui repart avec son bon d'une valeur de 20 euros puis merci beaucoup de ça que l'a appelé, autant de chance la semaine prochaine. Allons fly ensemble. MC Trompette. Bon réveil. yeah yeah c'est ou sans moi. sans moi. ou à là. Eh, madonna ou rien bon vibe. Faut la tête part ici, ma le goût, a de foutre de dire mot, se calope, la me fait bien, elle elle bien, elle se calope, elle elle bien, elle me fait à me fait me fait rire, me fait nous me fait bien. A da ona on rien qu'bon vibe, car c'pas la tête trompée, n'a le remède mais mais ça ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Port pas la tête et laisse ton poser. S'il faut, m'assure ou bien, qu'à monter m'a fait toute, m'a dit toute juste pour que où sont à ou bien, juste pour que où en redemande demain. Fly sans pas à ou à ou rien, way. pas la tête n'a le remettre mais ça high. Ciało, a c'est où są moi. A ya ya, a ya, a ya, a ya, a ya, a ya, a ya, a ya, soit C'est Même si trompette, elle, elle fly entre les étals des marchés, enfin des forains de notre île tous les jours sur les marchés. Alors aujourd'hui, c'est le marché de forains des camélias. On y va tout de suite avec Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca qui était avec Fabrice ce matin. Où sont fines arrivées Prisca Ma fin est arrivée avec Jackie. Ah, bon, ouais, non, hein <rire> oui, ma ah. avec Jackie de Réunion hein Première et Jackie de Salazie. Ah, Jackie de Salazie. <rire> de de Saint-François, pardon. Oulala, là là, oulala, là là, excusez-moi. Ouais. Ma la confondu Salazie avec Saint-François, pourtant elle n'est pas du tout au même endroit, elle n'est pas du tout pareil. Est alors, même que moi. bonjour. Euh, alors, à Saint-François, au il on a un endroit qui s'appelle tu Salazie Oui oui c'est ça. Oui oui. Et c'est là-bas que vous vous êtes livré à ces expériences parce qu'en fait Jackie pour la petite histoire mm -hmm. Jackie tain François se livre à des expériences. La petite histoire mm -hmm. Jackie tain François se livre à des expériences. Qui nous voit. J'ai greffé <rire> c'est un, un pot de greffe. Comment il fait ça qu'il greffe? Un de greffe ouais. On greffe on à œil et. et... Ah, tu alors, tu tu en, tu en même temps, Jackie, sert les courgettes, oui, hein, parce qu'on lui demande le prix des courgettes, j'ai entendu. <rire> pour, pour le prix du courgette, euh, oui. oui, mais la mandarine, là, c'est coiffé si y un... sur si y un... un... autre plan Un autre plan, ouais. un agouï même. Et donc Et là, il appelle vrai. comment cette petite mandarine, là, bah, nouvelle Pour l'instant, il n'y a pas de nom. On pour l'instant, il baptiseré... n'y a pas de nom. Comment on pourrait l'appeler, Jackie La Jacquine. La Jacquine. Voilà, d'après Jackie, on va l'appeler la, la Jacquine. C'est bon, ouais, bon On va veiller le brevet, il ça. Bon, <rire> alors moi je suis la marraine et Jackie de réunion Première, c'est le parrain. Oui. C'est bon oui. Bon, on va prendre soin de notre petite Jacquine, oui, c'est ça voilà. La toute dernière petite mandarine qui arrive sur le marché des camélias. Moi j'ai goûté, j'ai eu l'occasion de goûter, d'ailleurs je vous remercie. Hein. Donc elle est très sucrée, elle est toute petite, facile à éplucher. Et puis En finissant, il y a une méatume citron. Exactement, quand on le mange, à la fin, on sent un petit goût euh, de, de citron. Et euh, Jackie, ce qui est à côté là-bas, c'est euh, la... la clémentine normale. Oui. Oh, bah, ça, c'est génial. Donc vous avez vu, Jackie, eh, on est les rois du monde. Hein. On a une clémentine euh, <rire> le, nouvelle le, le euh, le qui est arrivée qu euh, le terroir, sur, euh, est sur le les terroir. marchés. C'est le terroir de là-haut qui convient. Ah, bah, oui, oui. C'est bon. parfait. Donc le mot, de passe, le mot de passe pour gagner le panier garni tout à l'heure, spécial fête des pères. Que ça approche, c'est dimanche. Ça sera la Jacquine avec Réunion Première, <rire> n'est-ce pas Clé Clémentine Blanche, que nous avons baptisée en direct. Et vous aviez été témoin, les amis. Donc venez nous rejoindre entre 10h et 10h30 avec ce mot de passe la jacquine et vous allez peut-être pouvoir repartir avec ce panier et certainement goûter à cette nouvelle variété de mandarines proposée par Jackie de Salazie et non euh, de Saint-François et non de Salazie. Bon c'est bon, on garde la jacquine hein On garde allez, la, jacquine. la jacquine Allez c'est parfait, bon week-end et puis euh, tout, non, on aura l'occasion d'en en parler tout à l'heure du, du week-end en direct du marché forain des camélias. Bon courage pour ceux qui se réveillent parce qu'il fait quand même un petit peu frais Merci, Prisca, bon courage, vous êtes au Camélia ce matin. Faites le plein de saveur en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Première. Réunion première. Première. Votre en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. L'information routière en direct de la rue Montion, Yves. Et on a toujours parlé de ce véhicule mal placé et la patrouille de l'équipement surprise par ce véhicule à l'endroit où il était, c'est-à-dire dans le début de la courbe quand on remonte vers U2, donc après le tunnel du Cap Bernard, donc en direction de Bellepierre, eh bien on a été il était surpris qu'il soit à ce niveau, donc ils étaient pris par élan. ils ont continué, donc du coup ils sont obligés de faire tout le tour, c'est-à-dire refaire demi-tour à la grande chaloupe redescendre Donc, euh, avant de revenir euh, donc se mettre en production donc le véhicule est toujours très mal placé. Attention, ne soyez pas surpris si euh, vous euh, devez rejoindre Belle-Pierre par le, la montée U2. L'entrée ouest, toujours fluide comme l'entrée est. Euh, pas de souci, sur le boulevard sud, vous roulez correctement en ce moment euh, euh, sur euh, la région nord-est de Saint-Denis. Par contre, les ralentissements, milieu de viaduc. Ceci dit, euh, c'est quand même moins que d'habitude et moins que ces euh, derniers jours sur cette partie ouest de Saint-Paul donc attention si vous circulez en provenance de la route des Tamarins, très bonne route C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto Je vous rappelle cette information routière début de courbe dans la montée de U2 il y a un véhicule qui est arrêté sans éclairage soyez prudent hein, si vous allez passer dans le secteur il est 6h30 à La Réunion Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Comment le camion fou remarqué par des automobilistes sur la route du littoral a-t-il pu traverser le Barrachois et une partie de Saint-Denis avant de provoquer un accident mortel Que s'est-il passé hier Pas de réponse ce matin, mais un bilan lourd. Un mort, un jeune de 25 ans et quatre blessés, dont trois graves. On y revient ce matin. Le tribunal administratif donne raison au préfet et déboute les opposants aux carrières. Le schéma départemental des carrières de l'île a été validé par la justice-explication dans ce journal. Baisse du prix de la facture d'eau Pour les abonnés de Sudéo, annonce faite hier, baisse des prix à la consommation en mai. D'après l'indice de l'INSEE, l'alimentation est moins chère. Puis le grand boucan, c'est dimanche. Avec cette année un roi dodo qui échappe aux flammes, c'est une reine qui sera menée au bûcher. Réunion première, Cécile Thomas. Beaucoup de questions en suspens ce matin après le terrible accident survenu hier à Saint-Denis. Un camion a provoqué plusieurs accrochages sur le Lancastel avant de passer le terre-plein central et de percuter une voiture de plein fouet. Le camion chargé de terre s'est ensuite couché sur la chaussée. Dans la petite voiture blanche, une conductrice gravement touchée et son compagnon, son compagnon pardon, qui décédera rapidement de ses blessures. Il n'avait que 25 ans. Le chauffeur du camion, lui aussi âgé d'une vingtaine d'années, se trouve dans un état sérieux. La circulation a été interrompue dans les deux sens. Jusqu'en milieu d'après-midi sur le boulevard Lancastel pour permettre aux secours d'intervenir. La police a également été appelée sur place. Euh, Dominique, sauveteur secouriste, est arrivé quelques minutes à peine après le drame. Les pompiers étaient déjà là. Hier, il était sous le choc devant l'ampleur de l'accident. J'ai entendu des cris, j'ai déjà pleuré. Il euh, euh, y avait l'attroupement de personnes et tout. J'ai dit là, il n'y a, y a rien de plus. Là. Et moi, étant sauveteur secouriste, comme je vous dis, ça, ça, je suis choqué de voir. Euh, Un tel phénomène comme ça, euh, avec le poids de ce véhicule, euh, d'après ce que je vois, il était plein de, de terre. Et quand je vais commencer à voir les, les, les véhicules accidentés, je dis là, euh, c'est un film. Hein. On on, on croyait croit voir un film hein, en direct. Et là c'est là là, là c'est grave. Vous êtes choqué en tant que secouriste, en tant qu'automobiliste aussi ah, C'est automobiliste, parce que euh, ça pouvait être moi, ça pouvait être n'importe qui. Hein. On sort du, du, du boulot, on a les enfants à bord. Euh, ils pouvaient bien taper. Moi ou euh, quelqu'un d'autre. Dominique, témoin de l'accident interrogé par Antoine Garnier. Ce drame porte à 19 le nombre de morts sur les routes en 2016. Et cette question, pourquoi le camion ne s'est-il pas arrêté plus tôt, aurait-on pu le faire s'arrêter encore des questions ce matin Et l'on reparle des carrières pour le chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Nouvelle étape en justice avec la validation hier par le tribunal administratif du schéma départemental des carrières de la Réunion pour approvisionner le chantier de la Nouvelle Route. Le préfet avait modifié ce schéma départemental, une décision attaquée par les opposants aux carrières Gaëlle Le Dantèque. C'est un obstacle en moins pour la région dans le chantier de la nouvelle route du littoral. Le tribunal administratif de la Réunion a confirmé la légalité de la mise à jour du schéma départemental des carrières par le préfet. La commune de Saint-Leu, l'association Groupement Citoyens Alternatifs Transport Réunion et des particuliers avaient attaqué devant la justice la décision du préfet de permettre l'ouverture de quatre carrières supplémentaires pour alimenter le fameux chantier de la NRL. Ils avaient notamment attaqué le fait que le préfet ne soumette pas cette modification à une évaluation environnementale. Le tribunal administratif a donc rejeté leur demande, estimant que la possibilité d'ouvrir ces quatre nouvelles carrières ne nécessitait pas de passer par cette évaluation environnementale. Le tribunal qui rappelle par ailleurs que l'ouverture de chacune des carrières nécessite une autorisation préfectorale sur la base, cette fois, d'une étude d'impact sur l'environnement. Gaël le Dantec, ce chantier les carrières, on y revient avec Jean-Jacques Morel, le porte-parole d'Objectif Réunion, vice-président Les Républicains du département conseiller municipal d'opposition à Saint-Denis. Il sera l'invité de la matinale dès 7h15, il répondra aux questions de Philippe Dornier. L'eau moins chère pour certains habitants du Sud. Après deux ans de galère, c'est une bonne nouvelle pour les abonnés de Sudéo. Depuis l'arrivée de ce fermier pour la distribution de l'eau à la Sud, les prix avaient flambé. Les baisses vont concerner les communes de l'entre-deux, du Tampon, de Saint-Philippe et de Saint-Joseph. Les dirigeants de la Sud ont négocié avec le nouveau patron de l'entreprise et ils sont parvenus à un accord. Malgré tout, l'eau risque d'augmenter dans les années à venir en raison des investissements à faire. André Tien le président de la Cassude, au micro de Sophie Persson. Les factures seront moins importantes par le fait même que le tarif de l'eau va baisser pour 60 000 familles du territoire de la Sud. Cela va se traduire par une réduction de 25% de la facture. Nous sommes confrontés aujourd'hui à deux obligations que l'État nous impose, à savoir la potabilisation de l'eau qui va coûter 70 millions d'euros. L'État nous oblige à donc mettre en place le programme de potabilisation et de l'assainissement. Et ces deux grandes questions sont des enjeux terribles, terrifiants, il faudra les surmonter, la population sera appelée à contribuer, il appartiendra aux élus de faire tout ce qui leur est possible de freiner au maximum ces augmentations. André Tiennakoun, cette baisse des tarifs concerne 88% des abonnés de la Sud, ceux qui ne sont pas raccordés à un réseau d'assainissement, en revanche pour ceux qui sont raccordés, eh bien, il y aura une légère augmentation de l'ordre de 2,5%. La baisse du prix de l'eau, baisse des prix en général le mois dernier. C'est ce que révèle l'indice des prix à la consommation de l'INSEE. Moins 0,2% en mai à la Réunion. Cet indice permet de mesurer l'inflation et c'est à partir de cela que les pensions alimentaires, les loyers ou encore les produits financiers sont revalorisés. Comment s'explique cette baisse Élément de réponse avec Sophie Persson. Vous nourrir vous aura coûté moins cher en mai Enfin tout dépend de ce que vous avez mangé Car ce sont surtout les prix des produits frais Et notamment des légumes qui ont diminué Moins 1% Si vous avez craqué pour des chaussures ou des vêtements Là aussi la tendance était à la baisse Mais si vous avez voyagé en avion Alors là les tarifs ont augmenté De 1,5% Cependant pour les touristes Le prix des forfaits a diminué au mois de mai Si vous avez fait une vidange Ou fait réparer votre voiture le mois dernier Ce n'était pas le bon moment plus cher qu'en avril. Énergie et produits pétroliers en hausse font du coup baisser la moyenne et on arrive à moins 0,2% pour les prix au mois de mai. Enfin, si on regarde globalement, vous avez bénéficié d'une baisse de moins 0,3% des prix sur un an à La Réunion. C'est mieux qu'en France hexagonale où les prix sont restés stables. Sophie Persson. Accoucher à la maison, c'est une idée qui séduit certaines femmes. Elles n'ont pas très envie de donner naissance à leur enfant à l'hôpital et cherchent un cocon plus douillet, moins médical. Pas facile, cela dit, d'accoucher chez soi. C'est pour cela qu'existent les maisons de naissance. L'une d'entre elles a ouvert ses portes à Saint-Paul et on pouvait la visiter hier. Manao peut accueillir les futures mamans depuis le 1er avril dernier. La maison se trouve au sein du service maternité du centre hospitalier Gabriel Martin. Gladys Laravine est sage-femme à l'hôpital Gabrielle Martin est présidente de l'association Joie de naître qui porte le projet Manao un environnement déjà qui euh, rappelle moins le euh, milieu hospitalier médicalisé donc c'est vrai qu'on a essayé au niveau des décors au niveau du mobilier de faire en sorte que ça ressemble vraiment à un chez-soi Donc euh, l'idée c'est vraiment qu'elles s'approprient complètement ce lieu, qu'elles se sentent plus détendues, mais surtout qu'elles aient un accompagnement euh, global par une même sage-femme. Donc c'est vrai que l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont entre guillemets presque à leur disposition une sage-femme en permanence, disponible au bout du fil, qu'elles contactent au moment où elles se mettent euh, en travail. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une relation qui se crée tout au long de la grossesse, avec du coup une confiance installée au moment de l'accouchement, ce qui est très rassurant quand on accouche déjà sans péridurale. Gladys Laravine, sage-femme à l'hôpital, Gabrielle Martin et présidente de l'association Joie de Naître, interrogée par Joanne Adama Dorassi La vie et la mort, c'est ce qu'on célèbre habituellement au carnaval. Cette année, le Grand Boucan célèbre ses 20 ans. La fête est prévue ce dimanche à Saint-Gilles-les-Bains. Cette année, pas de roi dodo, même pour la fête des pères. C'est une reine qui guidera le défilé et qui sera brûlée. Elle sera accompagnée d'une quinzaine de chars. Yolande Véléien, premier adjoint à la mairie de Saint-Paul. Le Grand Boucan, pour nous, c'est un moment donc dans l'année. C'est une manifestation qui a fait son entrée dans le paysage culturel depuis longtemps. Et pour nous, Saint-Paul, bien sûr, c'est une action qu'on soutient et qu'on soutiendra de toute façon sur notre commune, et notamment dans la zone balnéaire. Mais je dis aussi que dans son concept, cette manifestation, c'est un moment où on rassemble les réunionnais, et où il y a une diversité visible au niveau de la culture. Pour moi, c'est un élément de notre identité réunionnaise aujourd'hui, puisque la physionomie réunionnaise de sa population est représentée ce jour-là sur le plan artistique, mais aussi les personnes qui viennent participer à ce moment important de, de la vie culturelle de Saint-Paul. Vous attendez combien de personnes Au moins 20 000. Yolande Velay est interrogé par Delphine Poudroux c'est pour l'occasion dimanche la rue Générale de Gaulle, rue principale de Saint-Gilles sera fermée à la circulation dès 13h. Des navettes gratuites seront mises en place au niveau du jardin d'Éden et sur le parking de la grande surface euh, et de Quick de l'autre côté euh, côté nord. Le défilé démarra à 14h30. Un petit mot de sport avant de refermer ce journal avec du handball et les finales ultramarines organisant Métropole chez les filles. La tamponnaise décroche l'or. Les sudistes ont battu Les Martiniquaises du réveil sportif 18 à 15. Elles joueront la finale de National 1 demain contre Vaux-en-Velin. Déception en revanche pour les garçons de Château Morange. Ils se sont inclinés hier 33 à 22 face aux Martiniquais de l'Étoile de Gondo. Château Morange qui devra se remobiliser pour la finale N3 demain. L'info revient à 7h. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique éco préparée par Sébastien Letard. C'est un chèque de 100 à 550 euros auquel ont théoriquement droit entre 250 000 et 300 000 ultramarins modestes. L'aide à la complémentaire santé, elle peut être plus intéressante que les contrats d'entreprise. Le tout, c'est de le savoir. À peine un tiers des bénéficiaires potentiels en profitent, Sébastien. La plupart des gens connaissent la CMU, la couverture maladie universelle destinée aux plus modestes. Une bonne partie connaît la CMUC, une couverture complémentaire gratuite destinée au même public. 610 000 ultramarins en profitent. Pour une personne seule, outre-mer, il faut par exemple toucher moins de 803 euros par mois pour en bénéficier. Mais au-delà, un autre dispositif existe, mais il est beaucoup moins connu. la cs l'aide à la complémentaire santé, un chèque à annuel de 100 à 550 euros selon votre âge. Il est destiné aux personnes dépassant les plafonds de la CMU jusqu'à 35%. Moins de 1082 euros par mois pour un célibataire, 2273 euros mensuels pour un couple et leurs deux enfants. Aujourd'hui dans les DOM, 90 000 personnes en bénéficient. Elles pourraient être beaucoup plus nombreuses, regrette Étienne Cagnard, le président de la Mutualité française. Vous avez ce qu'on appelle l'aide à la complémentaire santé, c'est-à-dire un chèque important qui a été notamment réévalué pour les personnes âgées qui est très peu connu finalement qui est très peu connu et utilisé par un peu plus du tiers des bénéficiaires potentiels ce qui montre d'ailleurs aujourd'hui que la complexité de notre système il y a 12 voies d'entrée dans les complémentaires santé 12 donc il faut effectivement que tous ceux qui y ont droit en bénéficient le plus grand scandale de notre système c'est le non recours au droit Attention, pour bénéficier de cette aide, il faut souscrire une complémentaire santé auprès d'une mutuelle affiliée. Il y en a 12 basées en Outre-mer et d'autres au niveau national. Cette aide à la complémentaire santé n'est en revanche pas cumulable avec les complémentaires santé proposées par les entreprises, mais elle peut parfois justifier un refus de cette dernière, car avec un chèque de 350 euros par an, par exemple pour un salarié de 50 ans, elle peut parfois être plus intéressante qu'un contrat proposé par l'employeur. Décortiquer euh, l'économie sur Réunion première, c'était Sébastien Letard. Avant de rejoindre Yves Gruyer pour un nouveau point sur le trafic. Voici des nouvelles du temps avec euh, sur la côte sauvage de Sainte-Rose jusqu'au volcan, on a des nuages qui donnent parfois quelques averses. On aura quelques nuages qui vont déborder également sur le littoral de Saint-André voire Saint-Benoît, c'est rapidement. Par contre, il faisait bon ce matin à Sainte-Anne. Cet après-midi, on a peu de changements à attendre sur la région. Euh, de l'Est, par contre sur le nord à Sainte-Marie, à Saint-Denis également on aura un ciel bleu et des averses, s'il y en a eh bien, ce sera principalement dans les hauteurs il fait bien frais ce matin, eh bien oui on est en hiver, hein. par contre on va noter jusqu'à 27 degrés cet après-midi sur les, les côtes au vent, il y a du vent justement aujourd'hui, alors ça souffle vers Saint-Pierre, des rafales qui peuvent atteindre les 60 km h on a des rafales de 50 km h dans le nord un vent qui rend la mer agitée Première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 Elles vous seront ouvertes du 20 au 25 juin à Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Vous y découvrirez les nouveautés de la rentrée, la danse africaine et afro-cubaine dès 11 ans et redécouvrirez les danses traditionnelles de la Réunion Maloya, Sega, Quadrille. Toutes les informations sur ces portes ouvertes et les préinscriptions sur le www.conservatoire.régionréunion.com Nutracini rayonne au conservatoire. Samedi 18 juin, à Petite-Île, les agrumes font une escale en musique au pays du terroir.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 Et est-ce que cette voiture est toujours là dans la montée de U2, oui. Yves Oui, oui, il est toujours là. La Il n'a pas pu en faire encore tout le tour, donc... Toujours pas de protection, euh, attention, prudence, ou alors elle est arrivée il y a, il y a, il y a 30 secondes, parce que c'était pas le cas il y a deux minutes. Euh, restez vigilant, je rappelle, c'est dans la courbe. Après euh, la voie de contournement du tunnel, vous passez le tunnel, le début de la courbe, une fois que vous êtes passé sur l'ouvrage, euh, en passant au-dessus des de automobiles, des voitures qui vont vers le bar à Donc c'est dans une courbe sur la, sur la droite, mais assez mal placée et surprenante. Euh, donc attention, euh, vigilance pour passer euh, à ce niveau Si vous montez vers U2 Donc pour rejoindre euh, sans difficulté le pont Vinsan où Vous roulez correctement Par contre, euh, ça ralentit sortie de tunnel du Cap Bernard À l'entrée ouest de Saint-Denis euh, À Lancastel Et un bar qui se traverse plutôt correctement hein, Donc euh, ce matin, euh, ça se passe bien Attention, je vous rappelle euh, que depuis le début de la semaine Il y a encore quelques-uns qui, qui l'ont oublié. Il y a un nouveau radar qui fonctionne depuis euh, la nuit dimanche à lundi dernier. Euh, c'est 70, à la sortie de la rue paul rambaud Faut-il le rappeler avant l'échangeur de chevron et avant euh, la, la nuit Georges euh, Pompidou. En ce qui concerne la partie ouest, eh c'est redescendu en bas de Viaduc. Bonne nouvelle pour vous qui circulez sur la route des Tamarins. Ça me semble sur un petit vendredi de circulation. Ça roule plutôt également correctement en provenance de l'Est avec un trafic dense, avec des zones ralenties, mais ralenties à 40-60 km/h maxi pour la vitesse réduite. À la hauteur de Sainte-Suzanne en ce moment. Très bonne route avec la première, être dense. Bonne route avec autorelais. Autorelais, drive cool. Dans 3 minutes sur Réunion Première, vous aurez les pronostics hippiques. Avant cela, on s'intéresse à la une de la presse écrite, locale et nationale, avec Cécile Thomas. Et ce terrible accident survenu hier en une de nos quotidiens ce matin. Un mort, quatre blessés à Saint-Denis, l'embardé fatal d'un camion fou, titre Le Quotidien. En une, la photo de l'accident vu du ciel, le camion couché au milieu de la chaussée, les secours qui interviennent sur une petite voiture blanche dans laquelle il y a eu un mort. Autre titre, disparition de Sylvie Payette, le mari a continué à toucher son RSA. Juste Le chasseur de nudistes persiste et signe, fête de la musique, une semaine de concerts. cosmétique, les bienfaits du cryptoméria, enfin Euro 2016 de foot, une qualification et des doutes pour les Français, bien sûr. Le visage de la victime de l'accident de camion, une du journal de l'île Cécile. Kenji, 25 ans, tué par un camion fou. Personne ne comprend pourquoi le poids lourd roulait aussi vite sur le boulevard Lancastel. En une, une photo de ce camion renversé sur le côté et de la petite voiture blanche percutée dont il ne reste pas grand-chose. Autre titre, Fête de la Musique, le programme sur toute l'île. Louane, c'est que du bonheur, nous dit la jeune chanteuse. Et puis, l'Euro de football, Dimitri Payet. J'en veux encore... Et plus Un autre visage, une d'aujourd'hui en France, celui de la députée anglaise tuée euh, en pleine rue hier. Le Royaume-Uni d'abord aurait crié l'homme qui a assassiné hier Joe Cox. La députée pro-européenne faisait euh, campagne à une semaine du référendum sur le Brexit. Les Anglais doivent se prononcer sur une éventuelle sortie de l'Europe. Autre titre, la révolution des manuels scolaires à la rentrée. Les programmes scolaires changent du CP à la troisième. Chez les éditeurs, c'est le brand-bat de combat pour être prêts à temps et éviter les coquilles. Petit secret de confection. Et puis cette question, Euro 2016, jusqu'où iront les bleu Ah oui, quelle question Un <rire> sondage en une du Figaro. À gauche, le rejet de Hollande s'amplifie, titre le Figaro, selon l'enquête TNS Sofres One Point. Pour le journal, seuls 19% des sympathisants de gauche estiment que le chef de l'État serait le meilleur candidat pour affronter la droite en 2017. Ce sondage montre par ailleurs que 87% des sympathisants PS souhaitent une primaire. Autre titre, en Méditerranée, les forces européennes traquent six bateaux chargés d'armes pour Daesh. Six Navires chargés d'armes destinés aux djihadistes de Daesh en Libye ont quitté des ports turcs en mai. Les services de renseignements européens et les bâtiments de l'opération navale Sophia sont sur leurs traces. Mardi, l'ONU a adopté une résolution autorisant le raisonnement par toutes les mesures appropriées, y compris la force, Jackie. Hollande et Valls en une journal Le Monde. Le président et le Premier ministre confrontés à l'exaspération croissante des Français. L'exécutif comptait sur l'approche de l'été, l'euro de football et le frémissement de la conjoncture pour entamer une séquence plus favorable. Les violences d'ordre divers survenues ces derniers jours ont douché ses espoirs. Hollande, comme Valls, charge la CGT et menace d'interdire des manifestations en espérant gagner la bataille de l'opinion, commente Le Monde. Les combats contre l'été islamique en une de Libé. La guerre, mètre par mètre sur le terrain, l'offensive contre l'État islamique progresse, mais lentement à lire aussi plongée au murau avec les proches du tueur de Magnanville, les intellectuels face à la tuerie d'Orlando. Autre titre, une députée anglaise tuée par balle, le cauchemar grec du PS espagnol, et puis l'Euro 2016, l'Italie, le salut vient de l'arrière. Paul Pogba en une de l'équipe. Bien dit, Jackie. Merci. Sur les nerfs, titre, le journal remplacé, puis Remplaçant lors des deux premiers matchs des Bleus, Paul Pogba semble frustré par son début d'Euro au point de ne pas réussir à canaliser ses émotions à l'image de son bras d'honneur en fin de match contre l'Albanie. Les nord irlandais créent la surprise, ils ont battu l'Ukraine 2 à 0 et ils pourraient affronter la France en huitième de finale. L'Ukraine est éliminée. Athlétisme co dans la tourmente et puis en top 14, c'est du rugby, clairement Racing 92, on veut du jeu, demande l'équipe. Et Cécile, il y a euh, comment Anelka qui a mis une vidéo, vous avez vu la vidéo qu'Anelka, il a mis il a mis sur euh, machin, sur, euh, sur le réseau social Non. Il a dit comme ça bah euh, oui, bon journaliste en France, il dit trop, fait arrête, laisse le gars, il a pas fait rien. Garia regarde. Ah, je vais voir Et ça. On ouais. ouais, à 8h, <rire> hein, bien, h Bien sûr. Voilà. Non, on m'a vu les affaires, à moins. Alors, en plus, on m'a vu ce matin, hein, les affaires, les frais. La coche <rire> cheval? Allons, Tagada, Tagada, Tagada, ça l'a gagné hier L'As, le 11, le 9, le 15 et le 8. L'arrivée du quinté dans l'ordre, le L'As, le 11, le 9, le 15 et le 8. Le numéro plus, le 0363. Aujourd'hui, c'est plutôt ce, ce soir, hein, puisque c'est à 21h47, c'est l'Hippodrome de Vincennes qui a la course. Un attelé 16 partants, 2700 mètres à parcourir, montant de la tirelire, 5 350 000 euros. Voici les favoris de Pascal Maillot, le 4 Le 3, le 9, le 4, le 3, le 9, la suite de son pronostic, le 16, le 6, le 8, le 10, le 2, et en de dents partant, le 11, le fouineur du Gire. Le 4, le 9, le 16, le 3, le 15, le 8, le 6 et le 7. Pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Bonjour Michael. Je veux faire un... Bonjour, c'est Cupat Donso. C'est un jeu cinéma pour aller voir Viking, comédie française, qui est sorti mercredi. Vous appelez au 99 2000, on vous offre vos deux places pour aller voir ce film. Donc au multiplex Ciné Cambé à Saint-Paul, il est marrant hein, ce film. Euh, au ciné la case à Saint-Denis, ou encore au Plaza, à Saint-Louis. Vous avez 20 secondes pour nous appeler 02 62 99 2000. à tout de suite. À ce niveau-là, quand t'es un footballeur de ce niveau-là, quand t'es un footballeur de ce niveau-là, à ce niveau-là, quand t'es un footballeur de ce niveau-là, niveau que. Euh... sévère. comme note. Moi, j'aurais mis 7, ou 7,5. Yeah, il court, il... c'est vrai qu'il qu là-bas du terrain. Euh, maintenant, on attend un peu plus de lui, on attend un peu plus de pop, pop Bah -ba -ba voilà. <rire> Pogba Et Pogba. Voilà. Ouais d'accord. Comme qui dirait, on est mal barré. Comme qui tirait, comme, comme qui, comme, comme qui on est mal barré. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il aime le football, Jean-Yves Bonjour. Oui, bonjour. Ça va Ah très bien, bien Alors super, on va aller au cinéma. Oui. On va aller voir Vicky. L'histoire d'une jeune trentenaire qui découvre sa voix à se mettre à chanter, ça va être drôle. Vous pouvez aller voir ce film au Multiplex Ciné-Cambé à Saint-Paul, Ciné-La-Case à Saint-Denis ou au Plaza à Saint-Louis, mon cher Jean-Yves. Oui, ça se passe à Saint-Louis. C'est chouette Très bien. Me bien souffle le quoi. hibou. Félicitations pour votre cadeau, bon week-end et bonne fête pour dimanche si vous êtes papa. Oui, oui, bien sûr. Super, à bientôt Jean-Yves. Allez, merci, au revoir. Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Quoique, voici Radio Novella sur la première. Précédemment, dans votre Radio Novella, la parole sera donnée aux chefs des deux clans. Et suite à cela, les partisans du Boîte Macro se sont exprimés devant plus de 215 000 Bogdaniens réunis dans la salle des congrès de Big Menton. A la demande du sergent Loulou, le clan du Rougaïzaran a été représenté par Gougout. Les votes sont maintenant terminés. Le dépouillement s'est fait à huis clos pour éviter toutes sortes d'incidences ou de débordements. Qui l'emportera Le clan des boîtes macro ou les partisans du Rougaïzaran Il est 27h83 sur Big Menton, quand le père fondateur de la civilisation bogdanienne s'avance pour une deuxième fois sur l'immense estrade, afin de dévoiler à son peuple l'issue du vote. Eh chère portanier, chère portanier, chère ministre Big Banto, Dans cette enveloppe, euh, le, le, le résultat, résultat du vote. Euh, euh, Dans cette enveloppe, c'est euh, le résultat de vote. Euh, je vais bagarre si vous voulez bien oublier le résultat. Euh, et après vous bien, bien sûr. Les Bogdaniens ont voté, ce dimanche 19 juin sera donc. La journée mondiale. Rougaïzavant. Oh, so ça de rien. Mais bon, maman a pas fait grand-chose, bon, ramène à nous de chez notre planète Astéo. Et Mamadou, où ça a il est Belle samba c'est quoi que Rakuto est parti acheter un truc à manger avec Karupai. Attends, maman, non, non, non celle-là est consciente, moi bon aussi. Bon, ben, moi, attendons de la là. Eh, Moussel et Monstre, c'est à qui cette guitare C'est la guitare de Jérôme Payette. Aller, lui, ça vient concert. Et je peux jouer mon Moussel en attendant oh, Ah, tu veux jouer Bien sûr, monsieur le Jumin, avec plaisiration. Si. Eh, hey, Gougou, tu chantes avec moi Ben, allons larguer. Par contre, Moussel mon Monstre, on s'en l'écrit, écrit, moi. Lequel Ben, c'est que moi, l'écrit écrit pour l'Euro football, là. D'accord. Moi, je joue la guitare et toi, tu y chantes. Ben, allez, larguer. Qu'est-ce Madame, mademoiselle, Moussel et Monstre. Mon nom, c'est MCLM Selène m. M. Guéni, premier chanteur franco-voyé -y au Congolo canadien. Mon copain Gougoute et moi, on va chanter un chanson pour vous. Merci, vous. De Merci de nous apprendre Merci. <applaudissements> Créole, n'a pas de travail. Tous les jours, elle ne y mange pas volaille. <mogène> les Il profère mange un ballon. Mange un ballon. Maman est y vous y passe pas le bac, l'école. Papa pour boire l'alcool devant télé ex d'allon. Dane frigidaire n'a point rien Sauf pas que la bière, bouteille de vin Na mange un ballon Le ventre les belles, de ventelé La pâte en lait, a po baigner Na mange un ballon Et quand son col est plein la rade La gueule est rouvre plus grand qu'un fac cochon. Quand son col est plein la râpe La gueule il rouvre plus grand qu'un paque cochon Allez, maintenant, nous tout ensemble, Attention, on accélère Des oeils n'ont pas un travail tous les jours, les mange pas volailles Ils préfèrent manger un ballon Manger un ballon Par mal qu'il passe le bac au col Papa boit l'alcool Avec son dalon Ou avec son dalon T'as une frigidaire, t'as rien, sauf pas que la bière, une de vin, t'as mangé un ballon, mangé un ballon. Adieu Novela. sur Réunion de première, un hymne que vous entendrez encore et encore, tout ce week-end, j'en suis sûr. Avec des nouvelles du trafic avec Yves Gruyé, juste avant le journal de 7h. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. C'est à vous Yves Oui, la sortie est de Saint-Denis avec un trafic plutôt correct à sort en sortant de Saint-Denis. Il y a eu un flash tout à l'heure qui a fonctionné. Une voiture qui est passée au-delà des 76 km heure. Bon, on s'en aperçoit pas. Quand il fait jour, on peut pas voir. Hein. Donc dans euh, la nuit, il euh, n'y a pas de doute. Mais euh, en journée, vous ne voyez pas hein, si le flash avait fonctionné ou pas. Donc derrière, n'oubliez pas, donc, à la sortie euh, de la rue des Pauls C'est 70 et pas plus. Donc jusqu'après l'échangeur du chaudron, la zone 90 se situe. -y, Dans la ligne droite avant le virage de la Jamaïque euh, L'entrée est toujours fluide Et ça vient et ça arrive correctement également en fait, Depuis la ravine des chèvres Vous roulez plutôt correctement Un trafic un peu quand même un peu plus euh, dense À hauteur de l'échangeur du Verger Mais euh, c'est très roulant pour rejoindre Saint-Denis euh, L'entrée ouest toujours sortie du tunnel du Cap Bernard Ça y est, le véhicule est en protection Mais il est toujours là, il est en panne Conductrice qui attend donc un dépanneur euh, Ce qui fait qu'il y a une flèche de rabattement donc, Qui a été installée par là Le véhicule de la direction régionale des routes, nous obligeons à vous serrer sur la sur la gauche, hein, ça passe puisqu'on est encore sur la partie à, à une voie dans la courbe avant de rejoindre la montée à deux voies vers U2 et vers le pont Vinsan. Donc euh, ce véhicule qui est en panne depuis euh, ce matin, on en parle, c'était juste après six heures. La circulation euh, donc correcte également sur la partie ouest, puisque les ralentissements sont à hauteur de l'échangeur de Belmen, euh, même un petit peu libéré encore par rapport au dernier quart d'heure. Donc, petit vendredi, tant mieux, sur cette fin d'année scolaire et en période d'examen. Très bonne route avec la première. Restez prudents, notamment au niveau du radier du Gol avec ce nouveau tracé et surtout des remontées de gravillons, sans doute pour tout le week-end, avant qu'une balayeuse ou une aspiratrice vienne nettoyer ça, sans doute en début de semaine prochaine. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Et oui, effectivement, comme nous l'a dit Yves Gruyé, soyez vigilants hein, également sur la, dans la rue Léopold Rambaud, 70 km/h avec euh, ce nouveau radar. Donc, Il est 7h, bienvenue à toutes et à tous. Le journal de la rédaction de Réunion Première présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Comment un tel drame a-t-il pu se produire Pourquoi à cet endroit Les questions sont nombreuses ce matin après l'accident spectaculaire hier sur le boulevard Lancastel à Saint-Denis. Un camion fou a provoqué un carambolage. Bilan, un mort et un blessé grave. La campagne sucrière débutera le 11 juillet dans le sud et l'ouest de l'île. Une bonne date, nous l'entendrons, pour les planteurs. La décision mercredi prochain, le 22, pour le nord et l'est. On parlera aussi baisse des prix et logement avec l'inauguration hier de deux résidences de la sémadaire Au total, 54 appartements ont été livrés au Bernica, à Saint-Paul. On ira également à Saint-Gilles pour la 20e édition du Grand Boucan. Pour la première fois, ce ne sera pas le roi Dodo, mais la reine Dodo qui sera brûlée. Et puis en sport handball, les filles du tampon sont championnes des Dômes. Déception en revanche pour Château-Morange qui s'est inclinée hier en finale. Résultat et programme du week-end, on parlera foot notamment à la fin de cette édition. Réunion première, Florent Marot. La circulation a longtemps été interrompue sur le boulevard Lancastel à Saint-Denis pour permettre l'intervention des secours. Hier, vers 12h30, un camion fou a provoqué un carambolage. Deux voitures et un bus ont été touchés. Comment le conducteur du poids lourd a-t-il pu perdre le contrôle A-t-il été victime d'un malaise Roulait-il trop vite L'alcool est-il en cause Une enquête est en cours. En attendant, le bilan est lourd. Un mort, un jeune homme d'une vingtaine d'années et un blessé grave, sa compagne qui roulait avec lui vers Sainte-Marie, Avant l'arrivée du camion Antoine Garnier. Ce camion Ben, chargé de plusieurs tonnes de terre, circulait en direction de Sainte-Marie quand il a heurté l'arrière d'un bus qui roulait dans le même sens. Un premier choc sans trop de gravité car le bus rentrait au dépôt et ne transportait donc pas de passagers. En revanche, le conducteur du poids lourd a complètement perdu le contrôle de son engin après cette première collision. Il a alors surmonté le petit air plein central et s'est retrouvé sur les voies de circulation d'en face. Une première voiture a été touchée, blessant légèrement ses occupants. C'est ensuite le choc très violent entre le poids lourd et une Citroën C2 qui donnera à cet accident des conséquences dramatiques. Le camion a semble-t-il accroché la voiture car les deux véhicules ont fini leur course sur la voie côté montagne, celle sur laquelle le camion roulait au départ. À l'intérieur de la voiture se trouvait un couple, le passager, un homme du d'une vingtaine d'années, a rapidement succombé à ses blessures. Sa compagne, qui conduisait la voiture, a elle, été évacuée vers l'hôpital dans un état grave. Elle souffrait notamment de blessures au niveau de la tête.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 Entre deux, le tampon, Saint-Philippe et Saint-Joseph. Une bonne nouvelle après deux ans de forte hausse Mais attention, cette baisse ne concerne que les abonnés qui ne sont pas raccordés à un réseau d'assainissement. Ils sont en majorité près de 88%. L'eau vitale pour les planteurs de cannes. On connaît d'ailleurs la date de début de campagne dans le sud et l'ouest. Ce sera le 11 juillet. La décision a été prise hier en commission mixte d'usine. Conséquence, la coupe devrait commencer vers le 4 juillet, une semaine avant les précisions de Clarel Coindivirama planteur et vice-président de la Chambre d'agriculture. Il faut qu'on ouvre, c'est une bonne date et on va commencer à livrer euh, le 11, on va commencer à couper un petit peu avant. Ça fait au moins 3-4 mois qu'on n'a pas eu de pluie. Il faut savoir que si on prend sur euh, la balance d'état marin en 2012, on fait 80 000 tonnes. L'année dernière, on fait 66 000 tonnes. Et cette année, on pense faire à peu près pareil, 66 000 tonnes. Cela est d'une forte sécheresse. Euh, donc euh, les planteurs, ils sont confrontés à un problème de trésorerie. Là, par exemple, on attend des aides MAE de l'État que ça traîne depuis la campagne de l'année dernière. C'est dur pour nous, euh, la filière Cannes. Il faut savoir que c'est à 39,09 depuis dans le temps de mon papa. Une tonne de cannes. Clarel Coindivirama, planteur et vice-président de la Chambre d'agriculture, interrogé par Jean-Régis Ramsamy pour le nord et l'est de l'île. Le début de la campagne sucrière sera fixé mercredi prochain, le 22. Je vous le disais en titre, deux résidences de la Sémadère ont été inaugurées hier, les résidences Simon Gavol et le Comte de Lille au Bernica-Saint-Paul. Cela représente 54 logements, 36 appartements type logement locatif social, 18 en location accession, un dispositif que la Sémadère expérimente depuis plusieurs années. Maintenant, à travers le PSLA, le prêt social en location accession, Leslie Grondin en a bénéficié, elle fait partie des nouveaux résidents. Johanna Damadorassi l'a rencontré. Devenir propriétaire à 25 ans Pour beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi C'est une utopie Mais pour Leslie Grondin, ce rêve est devenu réalité Après de longues recherches Mais en un seul clic Sur internet, je chercher location vente anciennement dit Donc j'ai pu trouver la sémadaire Donc je me suis enseignée, j'ai validé mon dossier Et en deux mois j'ai eu mon dossier La jeune maman n'a pas réfléchi longtemps Surtout que l'offre était très intéressante On paye un loyer avec un apport Pour pouvoir financer la maison dans six ans Donc c'est comme une épargne au lieu d'épargner sur notre compte personnel on donne une avance à la sémadaire pour pouvoir avoir un prix d'achat plus restreint au bout de 6 ans. La Saint-Pauloise est d'autant plus satisfaite qu'elle a emménagé dans un F4 avec sa petite-fille et son compagnon et que l'appartement est loin de ressembler à un logement social. 25 mètres carrés pour un salon, très beau balcon vu sur mer, donc qui n'est pas donné à tout le monde. En plus, la possibilité d'équiper les cuisines sur mesure, des salles de bain quand même assez convenables, donc de 8 mètres carrés, des chambres dont une à 13 mètres carrés, dont 2 à 11 mètres carrés, C'est vrai que c'est vraiment pas des appartements sociaux, c'est vraiment accès à la propriété, des, pour moi, des résidences comme des lotissements. Comme elle, 13 autres familles ont déjà intégré la résidence grâce à cette offre. Leur moyenne d'âge, 35 ans. Dans 6 ans, elles seront donc propriétaires de leur appartement. Au total, donc, 54 logements ont été livrés, certains étaient habités depuis la mi-février. Réunion première 7 h minutes. on reste à Saint-Paul-Florent avec cette journée porte ouverte hier à la maison de naissance Manao. Oui, la structure ouverte depuis le 1er avril dernier au centre hospitalier Gabriel Martin a déjà accueilli 5 naissances. Les mamans voulaient vivre l'expérience d'un accouchement naturel, sans péridural, mais en toute sécurité. Et le programme est plutôt chargé pour les prochains mois. De nombreuses mamans sont séduites par le consentement à l'image de Nathalie, Lucie et Jennifer. Mon premier accouchement ne s'est pas très bien passé. Il y a eu un gros problème au niveau de la péridurale et j'en garde un très mauvais souvenir. Donc euh, j'ai envie de faire euh, table rase du passé et Manao propose une alternative euh, sans péridurale qui m'a beaucoup plu. J'ai envie de vivre un nouvel accouchement plus serein et plus naturel. J'ai envie d'avoir un accouchement naturel, physiologique, surtout l'accompagnement euh, tout le long de l'accouchement par euh, une sage-femme que je connais, qui me suit après, au lieu d'être dans une salle toute seule avec une sage-femme qui vient de temps en temps. C'est plutôt l'accompagnement global. Et puis le fait de pouvoir, euh, après, euh, rentrer chez soi, euh, voilà. Pour respecter un peu plus euh, la physiologie naturelle d'un accouchement, revenir un petit peu à ce que je pense qu'on sait faire instinctivement. Enfin, je dis ça théoriquement, on verra après le jour J. Hein. des réactions recueillies par Joanne Adamadorassi, la maison de naissance Manao est une expérimentation. Elle va durer cinq ans. Ensuite, le projet pourrait être étendu. Le CHU, Félix Guyon, lui, est-il en mesure de soigner dans de bonnes conditions les patients venus des Comores C'est l'hôpital lui-même qui pose la question aux membres de l'espace éthique de la Réunion. Depuis sa départementalisation et le développement de son offre de soins, Mayotte doit faire face à un flux important d'immigrés clandestins. Et un grand nombre de ces malades sont évacués sur les hôpitaux réunionnais. Et cela a un coût pour le CHU. Mais selon le docteur Edouard Kaufmann, président de l'espace éthique, l'hôpital n'a pas le choix. Il doit continuer à financer les évacuations sanitaires et les hospitalisations. Il n'y a pas vraiment de solution. La seule alternative qui lui resterait, c'est une offre de soins sur l'île des Comores avec un partenariat franc, direct, des deux États, France et Comores, qui, Tous les deux n'ont pas forcément ni les mêmes intérêts, ni intérêt à le développer de cette façon-là. Mais euh, le problème est bien plus vaste que ça. Il est social, il est économique, il est politique. Il faut savoir qu'il euh, y a tout le contrôle du Mozambique, il y a les ressources du canal du Mozambique. Tout ça fausse forcément le débat et amène euh, à une impasse réelle. Et Il faudra continuer à offrir euh, du soin. Il faudra peut-être développer des moyens pour que le soin puisse continuer à se développer.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 Effectivement, cette année, c'est une reine. Nous avons voulu mettre en avant la féminité sur le thème de la vie, justement. Et sinon, il y aura une gros chars et cinq un peu plus petits, une trentaine d'associations. Et le défilé prend le même chemin que l'année dernière. Il part du haut de la rue du Général de Gaulle jusqu'à la discothèque des Roches Noires. Et après, la reine ira seule au brisant avec les percussionnistes et sa cour pour être brûlé euh, sur le parking et le feu d'artifice euh, se fera en suivant. On vient déguiser On vient déguiser, oui, de préférence, bien sûr, puisque l'idée, c'est de, de transfigurer la vie, hein, cette vie qu'on aime et qu'on veut embellir. Dimanche, euh, un petit costume, euh, même pas grand-chose, quelque chose de dernière minute, mais voilà, de, pour casser le quotidien. Anne Savé, présidente de la compagnie Paul-Sud au micro-réunion première de Delphine Poudroux et cette année, une quinzaine de chars défileront dès 14h30 dans la rue principale de Saint-Gilles. Anne Paraté est Également L'exposition des photos des 19 anciens rois dodo sur le forum de Saint-Gilles. Autre exposition, c'est organisée en ce moment à la médiathèque des Avirons, une exposition d'instruments de musique du monde entier organisée dans le cadre de la fête de la musique. Il s'agit là de l'œuvre d'un passionné, Jean-René Ferrer, qui a réuni près de 800 pièces. Et cette collection, Jean-René Ferrer aime la partager. Pierre Comorassamy. Lorsqu'il récupère le banjo de son papa il y a 40 ans, Jean-René Ferrer ne sait pas encore que ce sera le tout premier instrument d'une longue collection. Dans la foulée, il achète un saxophone et c'est parti. C'est un instrument qui appartenait à Frédéric Eba. C'était un joueur de l'orchestre carousel de l'époque. Peu à peu, Jean-René se prend de passion pour les instruments de musique et pourtant, il n'a jamais été musicien. Je ne suis pas musicien, je suis un mélomane. J'ai appris à aimer la musique euh, tout jeune. J'ai fait mon service militaire à Madagascar. J'ai été surpris de voir à chaque coin de rue des musiciens. Et ça m'a donné l'envie euh, d'apprendre euh, la musique euh, à ma façon. Quoi. Et la musique à sa façon, c'est le voyage qu'il propose à travers ces 800 pièces qui proviennent du monde entier. J'ai pas mal d'instruments qui viennent d'Afrique, le Vietnam, la Chine, l'Inde, même le Canada. Jean-René Ferrer connaît l'histoire de chaque Des instruments qu'il possède. Il y a Internet qui m'aide beaucoup. Lorsque je, je récupère quel, quelque chose, quel que soit l'instrument, un, un quel que soit le pays, je vais faire des recherches. Présent à chacune de ces expositions, jean Ferrer est toujours prêt à offrir aux visiteurs une explication, une anecdote. Par exemple, euh, je prends euh, le cas d'un guzheng qui est un instrument chinois, et c'est des femmes qui jouent de cet instrument. Ça leur donne un certain pouvoir, quoi, si vous voulez. Et cette exposition sera visible à la médiathèque des Avirons jusqu'au 25 juin. On termine avec le sport. Handball, d'abord, la tamponnaise chez les filles décroche l'or en finale ultramarine à Paris. Les sudistes ont battu les Martiniquaises du réveil sportif 18 à 15. Elles joueront la finale N1 demain contre Vaux-en-Velin. Déception, revanche, pour les garçons de Château-Morange. Ils se sont lourdement inclinés. 33-22 face aux Martiniquais de l'étoile de Gondo. Château ne jouera donc que la finale N3. En football, les 32e de finale de la Coupe régionale de France des Ce soir, deux clubs de D1R seront sur le terrain dès 20h30. Le RC Saint-Benoît qui rend visite à la Rivière-Sport et le Saint-Denis FC qui affronte bras fusil C'est la fin de ce journal. Juste après l'invité de la matinale, Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Jean-Jacques Morel, le porte-parole d'Objectif Réunion. On parlera notamment de la primaire à droite. Le journal de 7h, Florent Marot. L'info revient à 7h30. A suivre sur Réunion Première des nouvelles du trafic routier avec Yves Gruyé, également la météo. Mais avant cela, j'ai une question à vous poser. Vous faites quoi, mardi soir La Réunion est pareil, en à les Réunion première, ils fêtent la musique. Ce mardi 21 juin, 5 heures de concert 100% local. à partir de 19h, le bal la poussière des Dallons du carousel. Rouvelez-les, Marma et la Cour, Destin Maloya. Ce mardi 21 juin, dès 19h, la fête de la musique sur Réunion Première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 Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec AutoRelais. AutoRelais, Drive Cool. Yves Grouillet, vous êtes à l'île de Quinquina. Ouais, une petite image bucolique, la rivière des Pluies qui coule doucement, euh, le jet de soleil sur le massif de la roche écrite à travers ce, ce lit de rivière avec euh, dans le fond euh, le piton des neiges et puis euh, cette route plutôt tranquille hein, donc euh, il y a quelqu'un au bout de, euh, des bus citalistes puisque le réseau vient jusqu'ici jusqu et une route qui n'est plus en travaux puisqu'il y avait euh, quelques travaux de réalisation de trottoirs notamment pour le cheminement euh, piéton et qui avait été réalisé euh, il y a peu de temps donc le chantier euh, terminé bah, circulation sans problème ici et sans quasiment de problème en tout cas pour l'entrée est ça roule euh, toujours euh, correctement hein, depuis euh, Sainte-Marie jusqu'au front de mer de Saint-Denis Peu de difficultés, hein, vous roulez euh, correctement Le trafic dense euh, quand même euh, Pour le boulevard sud euh, bah, Ici, une descente de la Bretagne Depuis que le feu est maintenant euh, maintenu euh, Donc en clignotant bah, Ça se passe beaucoup mieux Alors C'est vrai que c'est toujours la fin de l'année scolaire donc euh, Il y a quand même un peu moins de trafic Mais euh, malgré tout, euh, circulation plus facile sur cette partie est Du boulevard sud Les tranchées, c'est toujours roulant L'entrée ouest, euh, bah, sous le tunnel du Cap Bernard Avec le véhicule qui est toujours en attente de camion de remorquage euh, La voie légèrement rétrécie Attention, Dans cette courbe après le tunnel du Cap Bernard Ceci dit, il n'y a pas de ralentissement Pour passer cette zone, Restez prudent simplement Et puis la partie ouest C'est de nouveau sur une partie du viaduc Sur la partie basse hein. Donc Pour les ralentissements, traverser la route digue Échangeur de Bellmen jusqu'à celui de Savannah Donc ça roule pas trop mal ce matin On peut même le dire Roulez prudemment, bonne route à tout à l'heure Bonne route avec AutoRelais. AutoRelais drive cool Pour aujourd'hui, quelques nuages qui circulent encore sur la Côte Sauvage, à Sainte-Rose. Quelques gouttes de pluie sont possibles dans ce secteur. Des nuages qui débordent également euh, sur le littoral jusqu'à Saint-André, voire Saint-Benoît assez rapidement. Ça va se couvrir du côté de Salazie. Vous écoutez la première, il est 7h18. L'invité de la matinale sur Réunion Première. Philippe Dornier, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Les porte-parole d'Objectif Réunion, vice-président Les Républicains du département, conseiller municipal d'opposition à Saint-Denis, Jean-Jacques Morel répond à vos questions ce matin. Jean-Jacques Morel, bonjour. Bonjour Philippe Dornier. Nicolas Sarkozy confond sa casquette de président du parti Les Républicains et celle de candidat à la primaire à droite, c'est pas moi qui le dis, mais la haute autorité de votre parti, l'instance qui veille au bon déroulement du scrutin. Vous qui soutenez Nicolas Sarkozy, est-ce que vous reconnaissez ce mélange des genres eh Je ne fais pas partie de la haute autorité. Donc il ne m'appartient pas, je dirais, de commenter... Euh des recommandations qui sont faites... Par une instance euh, du parti. Par une instance du parti, pour que la, la primaire se passe bien. saisie par d'autres candidats. Je peux vous dire en revanche que moi je suis mandaté, euh, notamment avec euh, Didier Robert, à Saint-Denis, pour organiser la primaire qui se tiendra donc les 20 et 27 novembre. Et donc nous travaillons pour organiser cette primaire dans la clarté, dans la transparence et dans l'équité. Euh, je peux vous dire que j'ai reçu... Euh, en tant que conseiller départemental avec Nassim Adindar, Bruno Le Maire cette semaine. Comme j'avais vu euh, François Fillon et Alain Juppé il y a quelques temps de cela, et comme j'ai vu euh, le président Sarkozy lors de sa visite euh, récente à La Réunion. Mais est-ce que c'est lui, Nicolas Sarkozy, que vous soutenez aujourd'hui Oui, mais moi je vous l'ai déjà indiqué, mais Nicolas Sarkozy n'est pas candidat aujourd'hui. Lancer publiquement la un mesure, appel à une campagne de parrainage, c'est pas se déclarer mesure, candidat Il n'est pas déclaré, donc vous me demandez si je soutiens Nicolas Sarkozy. Vous savez très bien que je le connais depuis longtemps. Il m'a d'ailleurs téléphoné pour me remercier après son, son passage à, à La Réunion. Donc, il est clair que s'il si se présente à cette primaire, je le soutiendrai. C'est un secret pour, pour personne. Officiellement, mais il était. Nous ne souhaitons quand, pas. Quand il, était, quand il est venu, fin mai, Nicolas Sarkozy, officiellement, c'était en tant que président du, du parti, mais ça avait quand même un sacré air de, de campagne électorale. Vous avez un homme politique qui est toujours quelque part en campagne électorale. Pourquoi il ne se déclare pas plus vite Ah, ben, je ne sais pas. Vous ne voulez pas poser la question quand il est venu à la Réunion. Vous savez, ce qui est important, c'est qu'à la Réunion, et moi, je vois toujours la Réunion d'abord, c'est que nous ne nous déchirions pas sur la question de cette primaire à droite et au centre. Donc, les responsables à droite, nous nous sommes réunis, et d'ailleurs Nicolas Sarkozy était était présent à Saint-Gilles quand toute la droite s'est réunie, et il était question d'organiser ces élections, et tout le monde met la main à la pâte. Celui qui sortira le soir du 27 novembre, sera le candidat de tous et nous le soutiendrons pour battre le Parti Socialiste en 2017. C'est ça qui est important. Mais Nicolas Sarkozy, il a quand même l'avantage d'avoir l'argent du parti en tant que président. Euh, C'est ce qu'on lui reproche aussi au niveau de la haute autorité. Euh, Qu'est-ce que vous répondez là-dessus Non mais en, encore une fois, moi je ne veux pas rem, euh, me substituer à une instance du Parti des Républicains qui est là pour réguler les primeurs moi je suis un délit local responsable de la première circonscription et donc je m'attelle aux tâches qui sont les miennes. Et quand elle tape sur les doigts de Nicolas Sarkozy Bien, écoutez, vous euh, n'avez Si quand il y a un arbitre, euh, il y a un match et un arbitre euh, rappelle les joueurs à l'ordre il appartient effectivement euh, à ceux qui souhaitent concourir à cette élection hein, de se plier aux recommandations qui sont faites. Et à part vous Jean-Jacques normal. personne ici ne s'affiche clairement en tout cas aussi clairement que vous en faveur de Nicolas Sarkozy. Comment vous l'expliquez Est-ce que l'échec de, de 2012 est encore dans toutes les têtes Et Vous savez, moi, la, la solitude ne me fait pas peur. D'ailleurs, quand vous dites personne, bon, ça, on n'en sait rien, puisqu'il n'est pas candidat pour le moment. Bon, Moi, j'ai parlé avec un certain nombre d'élus, je peux vous donner un, un, un certain nombre. Par exemple, Nadia Ramassamy, qui est vice-présidente du département, m'a euh, clairement, clairement indiqué qu'elle soutiendrait Nicolas Sarkozy s'il était candidat, c'est mon cas. J'ai parlé avec un certain nombre d'autres élus notamment des maires, mais qui ne souhaitent pas se dévoiler pour le moment, nous verrons bien. Il y en a beaucoup Chacun, il y en a quelques-uns, et dans de communes importantes, je ne peux, peux pas vous l'indiquer, je ne suis pas là pour révéler des choses. Il appartiendra aux intéressés de dire les choses le moment venu. Ce qui est important, c'est que nous avancions, chacun euh, se prononce pour le candidat de son choix, hein, Et le 27, les 20 et 27 novembre, les... tous les réunionnais peuvent voter, je le rappelle, il faut payer 2 euros et signer la primaire de la droite et du centre. Exactement comme hein la primaire à gauche voilà, euh, en exactement. 2012. Et d'ailleurs, je vous donne un, une, une information, nous allons inaugurer ce soir la nouvelle permanence des Républicains à Saint-Denis qui est située 42 avenue de l'Ade de Tassigny face à ce gicor en présence de Didier Robert, en présence de Bruno Le parce que c'est la moindre des choses hein, que nous l'accueillons, Euh, dans cette permanence, moi j'accueille tout le monde, et cette permanence sera un des bureaux de vote des primaires pour les 20 et 27 novembre. Vous êtes euh, vice-président du département, la présidente Nassima Dindar est condamnée à trois ans d'inéligibilité dans l'affaire du, du foyer de Terre-Rouge. Elle fait appel et donc il y aura un, un nouveau procès. Est-ce que la majorité reste soudée, unie derrière elle ben Évidemment, parce que ça n'a rien à voir. Et, et n'attendez pas de moi. Euh, un élu, un élu en plus de sa majorité, à ce que je distribue des bons points ou des mauvais points à, à tel ou tel, ce serait parfaitement indigne et en plus ce serait, je dirais, déplacé euh, parce qu'un appel est en cours, vous venez de l'indiquer, donc la cour d'appel va statuer, Ces décisions ne sont pas définitives et il appartient, je dirais, à, à la justice de trancher. La justice... Et j'ajoute et, et j'ajoute que élu vice-président du département euh, Euh, à titre personnel cette fois-ci, comme un certain nombre de collègues, euh, j'ai adressé un, un message de, de, de sympathie à Nassima Dindar parce que quand on a un collègue qui est dans la tourmente, la moindre des choses c'est de euh, lui faire part, je dirais, de, de, de, de sentiments de, de, de sympathie et, et amicaux. Une collègue reconnue coupable de discrimination à l'embauche, au-delà de ce non, dossier, non, reconnue coupable, reconnue coupable en l'état. Mais qui a fait appel et je Mais rappelle que nous sommes sur le plan pénal et le tribunal et correctionnel a, a dit le droit le pénal dans ce et que tant que la une, une juridiction n'a pas statué sur un je dirais avec un, avec un, un, un arrêt à caractère définitif ce qui sera le cas de la cour d'appel ou de la cour de cassation si elle est saisie le moment venu hein, les les choses ne sont pas pas définitives, ne sont pas gelées. Mais le tribunal correctionnel, c'est ce que fait. le tribunal correctionnel Il y a, un a qui dit. Au-delà de ce dossier, est-ce qu'on peut dire que c'est une pratique <coughs> courante à La Réunion et comment lutter contre le clientélisme Oui, bien sûr que le clientélisme existe à La Réunion, en particulier dans, dans les communes. Je dirais que c'est là où, euh, malheureusement, euh, le clientélisme, parce que les, beaucoup de nos compatriotes euh, sont, sont pauvres, sont malheureux, quand on recherche un petit emploi aidé, quand on attend un logement ou une place de crèche, euh, trop souvent, hein, les, les élus ont tendance à, à, à se servir euh, je dirais, du pouvoir euh, qu'ils ont. Ce n'est pas systématique. Hein. Euh, heureusement, euh, il faut évidemment euh, trouver le juste milieu entre... Euh, faire en sorte qu'un élu puisse jouer son rôle. Attendez, vous venez me voir, monsieur Dornier, vous êtes en difficulté. Je suis élu de votre secteur. C'est pas mon rôle d'essayer de de vous tendre la main, de vous trouver un un emploi sur un sur une association ou peut-être sur un service au département parce que vous êtes réellement en difficulté. Il y a vous pas avez des, des risques enfants. derrière ça. Donc ça fait partie du rôle de l'élu et il est évident que euh, je ne pense pas qu'on franchisse la ligne blanche en faisant ça. Maintenant, il, il est clair que si vous avez un système institutionnel qui consiste à à privilégier euh, de façon euh, quasi générale Euh, les élus euh, euh, euh, de telle fraction d'un parti politique ou de tel secteur géographique, bah, là vous tombez dans, euh, dans ce qui est prévu par la loi et ce qui est réprimé à juste titre. Il faut, il faut savoir raison garder, il faut être prudent. Le métier d'élu, enfin la mission d'élu, ce n'est pas un métier élu. Moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut conserver une activité professionnelle, mais l'élu euh, local c'est compliqué, c'est risqué et il faut être euh, vigilant. Il nous reste 30 secondes. Un mot très rapidement sur la NRL. Le schéma départemental des carrières est validé par le tribunal administratif qui confirme la légalité de la mise à jour de ce schéma. La carrière de bois blanc en fait partie. Est-ce qu'elle doit être exploitée malgré l'hostilité de la population qu'on a vu lors du référendum de Saint-Leu Alors, je rappelle que c'est une décision du préfet. Je rappelle que donc, les choses avancent. Les juristes administratives ont jusqu'à présent systématiquement validé hein, les décisions de la région sur cette route du littoral qui sera livrée dans cinq ans. Et si euh, la carrière de bois blanc s'il y a nécessité de l'exploiter, je vois pas pourquoi elle ne le serait pas, mais je vois qu'il y en a d'autres. Je vois que notamment, euh, euh, j'entendais dans une interview Jean-Paul Virapoulet qui disait qu'il y avait une carrière qui était exploitable à Saint-André. Donc je crois qu'aujourd'hui, toutes durée. les conditions, exactement. Toutes les conditions sont réunies pour que cette, ce, ce bel ouvrage, La Roudie littorale, avance et soit achevé dans quelques années. Jean-Jacques Morel, merci d'avoir accepté l'invitation de Réunion. Première merci à vous. Bonne journée. Le porte-parole d'Objectif Réunion, vice-président Les Républicains du département, conseiller municipal d'opposition à Saint-Denis. Jean-Jacques Morel répondait à Philippe Dornier ce matin. Avant le journal de France, info, l'essentiel de l'actualité à la réunion avec Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous.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 Très bon réveil sur France Info, il est 5h30, un nouveau journal, Jean-Christophe Martin. Bonjour Jean-Christophe. Euh, bonjour Alexis, bonjour à tous. Après l'émotion de la marche blanche hier l'heure de l'hommage officiel pour le couple De policiers assassinés lundi à Magnanville Ce sera en présence de François Hollande Tout à l'heure à Versailles, on va y revenir C'est le rendez-vous Attendu depuis trois mois, depuis le début du mouvement anti loi travail Le leader de la CGT ne sera pas en tête de cortège Dans la rue aujourd'hui, mais dans le bureau de la ministre du Travail Le Royaume-Uni sous le choc La campagne du référendum gelée Après le meurtre d'une députée qui militait Pour le maintien dans l'Union Européenne Le point en Angleterre dans le journal avec l'envoi spécial de France Info Et dans l'Euro de football, l'Allemagne tenue en échec hier soir Le premier match nul depuis Le début de l'Euro, 0-0 Face à la Pologne, récit du match Dans quelques minutes Dans 10 minutes, les prévisions météo d'Elodie Calac Toujours ce temps très instable, instable Et pas très chaud, alternance d'averses orageuses et d'éclaircies Seule la Méditerranée sera vraiment épargnée Au thermomètre 14 à 25 degrés Pour les maximales France Info. Mais d'abord Jean-Christophe, l'hommage à l'un des héros du Bataclan. Héros, un mot qu'il n'aime pas, mais tant pis, on va quand même le dire comme ça. Didi, le vigile du Bataclan, celui qui a sauvé des vies, beaucoup de vies le soir du 13 novembre, en aidant les spectateurs du concert à s'enfuir au péril de sa propre vie. Ce soir-là, il a eu tous les réflexes qui sauvent. Hier, avec ses proches et des rescapés, il était au ministère de l'Intérieur pour la cérémonie officielle de sa naturalisation, un dossier qu'il avait déposé avant les attentats, mais qui a été accéléré par ses actes de bravoure. Sandrine etoa Andeg était au ministère de l'Intérieur pour France Info hier, une cérémonie présidée par le ministre Bernard Cazeneuve. Cher Didi, la République vous souhaite du fond du cœur la bienvenue. Après la vous... cérémonie officielle... Vive Didi Vive la République et vive la France. Elle est rescapée, n'attendait que ça, saluer et féliciter Didi, leur héros. C'est pas tous les qu'on assiste à ça. La commémoration de son héros ouais. <rire> Mais change ta sonnerie de portable, s'il te plaît. Ouais. Et le chambrer comme un ami. Euh, bon vert, ouais, ouais. Allez, bois un verre, Franck. Allez, allez, allez, allez. Et Bernard, il est sympa. <rire> elle est directeur du Bataclan, ses collègues vigiles, sa femme et leur fille de 10 jours, sa maman sont là. Je suis fière, mon fils, il a sauvé beaucoup de têtes, appelé les Louis. En costume noir, le sourire modeste, l'agent de sécurité est prêt parce que gêné d'être sous les projecteurs. Ces personnes qui ont perdu la vie au Bataclan et dans les attentats, et leurs familles qui doivent porter le deuil tous les jours. Pour moi, ça a toujours été eux, les véritables héros de cette histoire. Moi, on peut me parler d'abnégation, de courage, de sang-froid. C'est vrai, j'ai fait preuve de tout ça ce soir-là. Mais héros, ouais, j'ai jamais voulu qu'on euh, colle cette étiquette euh, forcément Mais Myriam, hôtesse de l'air pétillante, en rajoute Pour moi, Didi, c'est mon sauveur c'est mon héros, c'est celui à qui euh, je dois d'être là à vous parler c'est à lui que, que mon bébé doit d'avoir une maman Et conclut Maintenant, j'attends qu'on lui donne la Légion d'honneur. Sandrine Ettoaande est hier au ministère de l'Intérieur avec Didi. François Hollande va présider ce matin la cérémonie d'hommage officielle au couple de policiers tués lundi soir à Magnanville dans les Yvelines. Une cérémonie qui va se tenir à la préfecture, à Versailles, en présence des familles des victimes et de 3000 policiers. Le chef de l'État prendra la parole vers 11h. Un hommage aux deux victimes, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, tués au nom du groupe État islamique par Larossi Abala, mais aussi un message de soutien. Pour les policiers, Louise Bodé. Ils sont morts pour que nous puissions vivre libres. Ces mots-là, François Hollande les a prononcés le 13 janvier 2015, dans la cour d'une autre préfecture, celle de Paris. Discours d'un genre qu'il n'aurait jamais imaginé de voir prononcer. Le premier d'une liste qui s'allonge au rythme des attaques terroristes. La privation de liberté, la souffrance et la mort auront habité le quinquennat, note un proche collaborateur. Une élue qui connaît bien, François Hollande confirme, vivre avec la mort c'est omniprésent dans sa tête, le reste passera toujours après. Alors ce discours, le troisième après celui des Les attentats de Charlie et l'hommage national aux Invalides en novembre dernier. Il sera comme les autres très personnel sur l'Elysée. Discours d'hommage aux deux victimes et message de soutien aux forces de police incroyablement sollicitées, dit-on, entre la menace terroriste, l'euro et les manifestations anti-loi travail. Les slogans anti-flics et les pavés en tête de cortège, le président y fera allusion. Mais attention, toute polémique lui serait immédiatement reprochée à l'heure où la droite l'accuse de laxisme et la gauche d'instrumentalisation des violences. à des politique. Louise Baudet du service politique de France Info. Hier, dans une atmosphère chargée d'émotions, 2500 personnes se sont retrouvées pour une marche blanche entre le commissariat de Mantes-la-Jolie, où le couple de policiers assassinés lundi avait travaillé, et le domicile du couple à Magnanville. La foule compacte s'est recueillie pendant plus de 10 minutes devant le pavillon avant d'entonner une marseillaise. Et du côté de l'enquête, les gardes à vue de trois proches du tueur ont été prolongés de 48 heures supplémentaires. Le tueur qui s'est revendiqué de l'état islamique et les enquêteurs tentent d'établir s'il agit seul ou s'il a bénéficié de complicité. France Info. 5h35, c'est ce qu'on appelle un rendez-vous très attendu. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, et le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, en pointe dans le mouvement anti-loi-travail, se retrouvent à 8h au ministère, une rencontre inédite depuis début mars, sur fond de blocage complet après la nouvelle journée de manifestation de mardi. Philippe Martinez va demander la suspension du débat parlementaire, proposition rejetée dès par la ministre, dialogue de sourds donc, plus largement dialogue social. Paralysé, comme l'a encore montré hier l'échec des négociations des partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Sarah Lemoine. Cet échec, les syndicats l'imputent au MEDEF qui s'est montré inflexible à toute hausse de cotisations patronales. Le gouvernement va donc reprendre la main, mais avec l'espoir de remettre tout le monde au travail après l'été. Michel Boga, de Force Ouvrière, n'y croit pas une seule seconde. Reprendre les discussions après l'été, pour moi, ça ne me paraît pas plausible. Parce que les freins qui existent aujourd'hui au sein du MEDEF ne seront pas levés. On ne peut pas se permettre d'avoir deux échecs de négociation d'assurance-chômage dans la même année. Si le dialogue ne reprend pas, c'est le gouvernement qui fixera les règles et les chômeurs pourraient en pâtir selon Eric Courpotin de la CFTC. L'État pourrait très bien remodifier le montant des allocations et ça sera forcément au détriment des demandeurs d'emploi. L'État risque de raisonner plus en termes financiers qu'en termes humains. Pour le demandeur d'emploi. Le MEDEF qui a refusé d'augmenter les cotisations pourrait aussi laisser des plumes reconnaissant ses Serruti, son négociateur. C'est un risque qui existe. L'État se retrouve avec un degré de liberté considérable. Il peut prendre tous les pavés qui ont été mis sur la table dans ces négociations. Mais il faut que ce soit dans un contexte où on puisse rapprocher les points de vue. C'est pour le moment pas le cas. Un MEDEF inflexible, des syndicats déçus et un gouvernement qui récupère un dossier explosif. La panne du dialogue social ne profite décidément à personne. Sarah Lemoine et Et juste avant le rendez-vous ce matin de la ministre et du leader de la CGT, le Sénat a adopté cette nuit le très controversé article 2 du projet de loi travail en le durcissant en particulier en revenant sur la semaine de 35 heures. C'est cet article 2 qui cristallise l'opposition. La campagne du référendum sur l'Europe est gelée au Royaume-Uni après le meurtre hier après-midi d'une députée travailliste. Jo Cox, tué par balle en pleine rue à Burstall, dans le nord de l'Angleterre, un village de sa circonscription. Elle avait 41 ans, elle était mère de deux enfants et elle militait activement pour le maintien dans l'Union Européenne au référendum. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore... Très clair, notamment sur les motivations politiques ou non de son agresseur. Mais dans le contexte très tendu de la campagne, la tragédie crée une onde de choc. C'est d'ailleurs la première fois qu'un parlementaire britannique est tué depuis un quart de siècle. Isabelle Labéry. Lorsqu'il découvre à la télévision que la députée a succombé à ses blessures, oh, it's a terrible shock. Hugh Riddle est désemparé. Jamais il n'aurait cru cela possible. That sort of thing to Militant depuis toujours, à 77 ans, il jette toutes ses forces dans le camp du Remain pour que son pays reste dans l'Union Européenne, comme le faisait Joe Cox. Je pense que l'agresseur est un déséquilibré. Mais quand même, way, ça en dit beaucoup sur le climat de la campagne qui la a campagne, été très violente. On est tellement campagne. divisés. Un climat pesant, même à Littlestone, le village de Hugh Riddle, dans le sud-est de l'Angleterre. Ce matin, quelqu'un est venu vers moi très en colère. Il m'a dit que j'étais un traître parce que je milite pour le maintien. Et moi, je pense que ce sont les partisans du Brexit qui sont des traîtres. Ce qui s'est passé est tragique. Il ne faut vraiment pas que les choses empirent encore davantage. La mort de Joe Cox, qui soulève une immense vague d'émotions, pourrait inciter de nombreux Britanniques à rejoindre le camp des anti-Brexit. Ashford, Isabelle Laberry, France Info. Dans l'Euro de football, l'Allemagne tenue en échec hier soir. Et c'est le premier match nul depuis le début, 0-0 face à la Pologne. Les champions du monde allemand ont déçu leurs supporters, tout le monde attendait mieux. Une soirée de football vécue au Stade de France, pour France Info, par Franck Ballanger. C'est donc l'Allemagne, championne du monde en titre, qui a concédé le premier 0-0 de l'Euro 2016. La faute à des Polonais remarquables de rigueur et d'abnégation. La faute aussi à une Mannschaft en manque d'imagination. Le constat est de Jérôme Boateng, le patron de la défense allemande. Nous pouvons mieux jouer, nous devons mieux jouer. particulièrement en attaque, parce que sinon, on n'ira pas loin dans ce tournoi. Toute l'équipe a bien défendu, mais offensivement, c'était insuffisant. On ne s'est pas créé assez d'occasion et il va falloir travailler là-dessus. Il y a deux ans, lors de la Coupe du Monde au Brésil, l'attaque allemande avait brillé de mille feux. Hier, Goetze, Müller ou Özil n'ont absolument pas pesé. Et pendant 90 minutes, Joachim Löw a vu ses joueurs se cogner contre un mur. Il y avait toujours 9 ou 10 Polonais devant nous. Et dans le dernier geste, nous n'avons pas été assez rapides. En fait, nous n'avons pas réussi à accélérer. Nous n'avons pas été aussi bons que prévu. Mardi prochain, au Parc des Princes, les coéquipiers de Toni Kroos devront battre l'Irlande du Nord s'ils veulent terminer en tête du groupe C. L'Allemagne de Joachim Löw à cinq jours pour retrouver l'inspiration en attaque. Et c'est fini pour l'Ukraine éliminée par sa défaite 2-0 face à l'Irlande du Nord. L'Angleterre a battu le Pays de Galles 2-1. Au programme aujourd'hui, Italie-Suède, République Tchèque-Croatie et Espagne-Turquie. Des matchs à vivre en direct sur France Info. France Info la radio officielle de l'Euro 2016. C'était Jean-Christophe Martin pour le journal. L'info revient à 8h. On parlera aussi de l'euro sur Réunion Première dans 5 minutes avec le journal de l'euro sur la première, 7h40. Un coup d'œil sur le temps. Alors, euh, dans le sud sauvage, là, sur la côte sauvage, même à Sainte-Rose le volcan, les nuages eh bien, donnent de temps en temps quelques petites averses c'est un peu couvert par place et tel un casserole de lait oublié sur le feu, les nuages débordent également sur le littoral de Saint-André, voire Saint-Benoît rapidement, ça va se couvrir hein, dans les cirques principalement celui de Salazie, on attend pour cet après-midi peu de changements dans l'Est par contre, on aura de belles éclaircies sur le nord à Sainte-Marie, à Saint-Denis également donc un ciel bleu Des averses, s'il y en a, eh bien, ce sera dans les hauts. Et attention, le vent est fort. Hein. Il souffle à une vitesse de 60 km h principalement dans le sud. Et quelques rafales sont attendues également sur le chef lieu aujourd'hui. Votre trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Et nous sommes à Bois-Rouge-Sainte-Marie avec vous Yves. Oui, avec euh, des nouvelles de Bois-Rouge et de cette euh, nouvelle route. Ici, euh, on est en train de terminer les travaux de finition, travaux de peinture qui seront réalisés. Il y a une première réception pour euh, tout ce qui est... Euh enrober une nouvelle chaussée donc lundi les espaces verts donc une autre réception un peu, plus, un peu plus tard en fin de semaine donc, euh, une ouverture euh, en tout cas pour ce réseau de TCSP puisque c'est une voie TCSP qui a été aménagée entre beau séjour la nouvelle ville euh, nouveau quartier important de Sainte-Marie et qui euh, traverse cette route de bois rouge pour traverser les champs de cannes et rejoindre la zone de la mare mais c'est une voie spécifique pour le bus, pour le TCSP interdite aux voitures euh, donc vous, vous avez, vous avez profité simplement donc à hauteur euh, un petit peu après le, le carrefour qui monte sur la ressource et après le scénarium, d'une donc une nouvelle, une nouvelle de nouveaux tronçons de route en bon état Et on avait supprimé également euh, donc un, un virage assez serré en faisant une ligne droite. Euh, donc attention, donc il y a des travaux de marquage prévus pour aujourd'hui. Et puis euh, bah, les premiers bus sans doute euh, d'ici euh, une grosse semaine, d'ici une dizaine de jours, euh, pour permettre de rejoindre donc le centre-ville de Sainte-Marie à Beau Séjour. Voilà donc euh, c'est ce qui se passe en ce moment sur cette route départementale 61. Donc route de bois rouge et un peu plus loin, je vous rappelle qu'il y a ces, ces travaux d'aménagement au carrefour avec le chemin tabure d'un giratoire qui est en réalisation en ce moment. Euh, attention aux contraintes de circulation que vous pouvez avoir à certains moments de ce chantier. Entrée est toujours plutôt roulante, hein, donc il euh, y a un peu plus de monde dans la ligne droite, euh, dans le virage de la Jamaïque pour rejoindre le front de mer. Euh, le véhicule a été dégagé, ça y est, il euh, y a quelques minutes, il n'y a pas très longtemps. Donc, plus de contraintes pour la montée U2, euh, toujours des ralentissements à proximité du tunnel du Cap Bernard. Par contre, c'est euh, remonté un peu hein, sur la fin de la route des Tamarins en haut de viaduc. Voilà, donc un peu plus de trafic. Euh, nuages au large des côtes nord de l'île, et en regardant vers l'est aussi, ça se couvre un petit peu. Mal route à tous. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. J'ai eu tort de croire que Sparte enverrait au moins autant de soldats que nous. Ce n'est pas le cas Toi, là-bas, quel est ton métier Ben, moi, c'est un jeune de choudon. Respect hey. Viens chercher Appelle-toi là la tédansérée, ça, hein Bonjour, si Nena, arrive à l'instant, il rentre dans l'auto pour aller travailler. Alors, Yvourier va, va redire nous comment il roule. Juste avant le journal 8h, parce qu'à 8h le grand journal de Réunion premier sera présenté par Cécile Thomas. À nous chaque matin bien à 7h de la journée, nous parle d'un endroit à l'île de la Réunion aujourd'hui nous amène à Batin carré Sainte Rose. Alors Néné chemin là-bas il y appelle le chemin de l'indivis ou bien chemin de l'indivis, mais qu'on ne pas comment il prononce y Néné S à la fin. Bonjour à toutes bonnes demouniabit dans ce chemin là. Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir Pourquoi ce malais y appelle comme ça Claude Montané la pose la question. En rapport avec l'indivision, non C'est un bien qui ne peut pas être partagé, ouais. J'imagine. D'héritage, de partage. C'est certainement tombé dans le domaine public. En général, enfin, public ou privé, mais bon, c'est que plusieurs personnes y accèdent. Et souvent ça cause des mésententes entre ceux qui empruntent cette route. Ça se trouve, c'est pas ça du tout, mais bon. Oui, ouais, c'est En tout cas, c'est la. C'est la première réflexion, euh, c'est bien sur lequel il y aurait euh, plusieurs héritiers euh, et pour lequel euh, bien il n'arrive pas à se mettre d'accord. De toute façon ça existe encore aujourd'hui, c'est pas à l'époque euh, les problèmes d'héritage, de partage, euh, on connaît encore aujourd'hui. Ah, et ben nous ça connaît pourquoi y appelle comme ça, c'était Dans Indivis, il y a indivision et ce chemin en question est resté ainsi du fait que personne ne s'est entendu sur le partage du bien. Cette histoire remonte à très longtemps des histoires de famille, d'héritiers, puis de nos jours encore beaucoup de, de terrains, de maisons restent en l'état. Voilà, parce qu'il y, y a ce problème de division Justement au sein même des familles Bon courage pour ça qu'elle est dans ce cas Alors vous êtes connectés pour information. Justement on nous parle de ça De 9h à 10h aujourd'hui Claude Montané Reçoit un notaire donc si vous des, avez des, des questions à poser à ce notaire N'hésitez pas hein, ça se passe au 02 62 99 2000 Aujourd'hui l'expert de Claude Montané Donc un, un, un notaire Pour répondre à vos questions 9h 10h sur la Première, première...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 Parlons sport sur Réunion Première. Vous pourrez réentendre l'hymne de l'Euro 2016, façon radio novella à 10h20. Un hymne chanté par Gougout et M. Salem Salem Geni Dimamadou. Voilà une chanson baptisée Mange un ballon. 10h20 pour la rediffusion et c'est aussi en podcast sur le site internet de Réunion Première. Mais que voit-on là Eh bien, c'est le journal de l'Euro. Beaucoup plus sérieusement, les résultats, les analyses. Également, le programme s'est présenté par Alexis Morel. Ça devait être l'un des chocs de cette phase de poule. Allemagne, Pologne accouche finalement d'une souris. Zéro partout et rien de joué pour la première place du groupe C. La victoire dans le temps additionnel, ça commence à devenir une habitude depuis le début de l'Euro. L'Angleterre a battu les Gallois sur le fil hier soir. Et puis au programme aujourd'hui, République Tchèque-Croatie, Espagne-Turquie, Italie-Suède. Allemagne-Pologne, c'est donc le premier nul 0-0 de la compétition, mais il ne reflète pas vraiment la qualité, l'intensité du match vécu hier soir au Stade de France. Les Polonais ont mieux résisté que prévu face aux champions du monde en titre, mais pas d'inquiétude pour le défenseur de la Mannschaft, Jérôme Poateng. C'était difficile et le match nul est logique. En première mi-temps, nous étions les meilleurs. Et en deuxième période, c'était au tour des Polonais d'être les meilleurs. Mais il faut bien admettre qu'offensivement, nous n'avons pas été assez bons. Eux, ils ont joué en équipe, comme lors des éliminatoires. Ils ont fait leur match, mais nous, c'était insuffisant. Nous sommes toujours en tête de notre groupe. Maintenant, on veut gagner le prochain match. On sait qu'on doit faire mieux pour aller loin dans la compétition. Et en attendant, ce match nul. Perdu permet à l'Allemagne de garder, hein, vous l'entendiez, la tête du groupe A, à égalité avec la Pologne. Cette première place se jouera mardi prochain. Toujours dans ce groupe C, euh, la tête du groupe C, pardon, hein, pour l'Allemagne, et toujours dans ce groupe C, euh, l'Ukraine a été éliminée hier après euh, sa défaite euh, 2-0 à 0 face à l'Irlande du Nord. Décidément, cet euro se joue beaucoup au, au bout du suspense, à la toute fin des matchs. Nouvel exemple hier avec la victoire sur le fil de l'Angleterre face au Pays de Galles. 2-1 et un deuxième but anglais inscrit dans le temps additionnel. Après la rencontre, le sélectionneur Roy Hodgson a tenu à rendre hommage à son capitaine Wayne Rooney, repositionné au milieu terrain et indispensable selon lui dans le dispositif anglais pour 7 euros. L'importance de Wayne, ce n'est pas seulement sa qualité offensive, on est surtout ravi du calme qu'il apporte, de la qualité de ses passes longues notamment, et après avoir surmonté certains doutes avant le tournoi, je suis heureux de voir qu'il reste un joueur de haut niveau avec une réelle influence sur l'équipe, même si ce n'est pas lui qui a marqué, un peu comme Dele Ali, ces milieux de terrain qui peuvent aussi marquer des buts. Et avec cette victoire contre les Gallois, les Anglais reprennent la tête du groupe B. Pendant ce temps, les Bleus sont eux, embourbés dans une nouvelle polémique. Ils n'avaient vraiment pas besoin de ça. Paul Pogba a-t-il, oui ou non, fait un bras d'honneur lors de France-Albanie mercredi soir Lui assure que non, qu'il s'agissait d'une simple danse. En tout cas, à Clairefontaine, où les Français sont réunis pour préparer leur match de dimanche face à la Suisse, on tente déjà d'éteindre le début d'incendie. Et les joueurs interrogés en conférence de presse ne préfèrent pas se mouiller, à l'image du milieu de terrain. N Golo Kante. Non, moi je ne l'ai pas vu. Après le but j'étais sur l'émotion et j'ai pas pu voir ce geste que tout le monde me parle mais je ne l'ai pas vu non. Et prochain rendez-vous, donc dimanche soir pour les bleus, dernier match de poule face à la Suisse avec en, en jeu la première place du groupe A. Allez, on passe au programme de ce vendredi, avec d'abord à 15h un match du groupe E, Italie-Suède à Toulouse, et puis deux rencontres programmées dans le groupe D, République tchèque croatie à 18h, Espagne-Turquie à 21h, l'Espagne double tenante du titre qui veut décrocher dès ce soir son billet pour les huitièmes de finale, la Roja vainqueur 1-0 face au tchèques lors de la première journée, mais le sélectionneur Vincente de Del Bosque refuse le trop-plein de confiance chaque match est bon pour nous pour être en confiance l'autre jour nous avons gagné mais comme je l'ai dit nous devons faire vraiment attention à ce que le résultat ne nous perturbe pas pour le prochain match parce que les rivaux sont forts et ont besoin eux aussi de marquer et souvent cette soif de victoire peut nous porter préjudice donc nous essaierons d'y aller dans les meilleures conditions possibles nous ne pouvons pas faire de spéculation au bout de la deuxième journée sur un résultat ou un autre nous devons plutôt essayer de nous qualifier le plus tôt possible La classification. Le sélectionneur espagnol Vincente de Bosque, Espagne-Turquie à 21h sur la pelouse de Nice à vivre comme les deux autres rencontres en direct sur France Info, France Info Radio Officielle de Sato. Vous écoutez la première, approchez-vous un petit peu de la radio, j'ai une question à vous poser. Que faites-vous entre 21h et 23h Hello. Voilà. Ah ben oui, bah oui, il y en a qui font des bébés, bien évidemment. Et puis, il y en a d'autres qui regardent la télévision, l'euro, pourquoi pas, et d'autres qui sont sur Internet. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au temps que l'on passe devant la télévision et le temps que l'on passe sur le net. Ça aurait été bien aussi hein, de parler du temps qu'on passe à faire des bébés. Eh ben non, il n'a pas choisi ce thème. Pascal Rizzo. Connect, première. Bonjour, à quel moment de la journée passons-nous le plus de temps sur Internet Eh bien, c'est le soir, nous dit une étude à l'échelle mondiale de Cisco. En fait, c'est tout à fait logique, hein on est sur Internet quand on a le temps. Et le pic se situe entre 21h et 23h, comme la télévision. D'ailleurs, c'est un autre enseignement de cette étude, la place d'Internet se normalise dans nos vies, et Internet prend de plus en plus la place de la télé. Auparavant, on regardait la télé, puis on allait sur Internet. D'ailleurs, le deuxième pic d'Internet était traditionnellement la tranche suivante, c'est-à-dire 23h-1h du matin. Désormais, la deuxième tranche est l'horaire pour lequel se battent toutes les chaînes de télé, 19h-21h. Et la concurrence entre télé et Internet est de plus en plus féroce quand on connaît cet autre chiffre, 63% du trafic Internet est constitué de contenu vidéo. Cela dit, bien sûr, chacun pouvant regarder la vidéo qu'il souhaite, tout le monde ne regarde pas la même vidéo en même temps. La télévision traditionnelle, qui, au contraire, propose à tous ceux qui la regardent à la même heure, évidemment, le même programme, reste donc forcément championne en matière d'audience par programme. Eh bien, ça tombe bien, la nouvelle version du navigateur Firefox, la version 47, propose désormais le support du codec VP9, qui permet, sous une machine récente et puissante, de réduire la bande passante pour lire une vidéo sur Internet. Sur YouTube, par exemple, les vidéos HD se chargent plus vite, leur lecture est beaucoup plus fluide. Firefox 47 qui reste d'ailleurs à ce jour le seul navigateur traditionnel qui supporte encore officiellement Windows XP. Autrement dit, le seul à proposer encore des mises à jour pour les 6,7% d'internautes dans le monde qui utilisent encore cet OS. C'est d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle en matière de sécurité, puisque cette nouvelle version de Firefox corrige, entre autres, deux failles classées critiques, c'est-à-dire permettant une prise de contrôle non sollicitée de la machine à distance. Alors vite, à vos mises à jour Belle journée la réunion. Si on parlait culture, tiens, sur Réunion Première, vous savez, ce soir, à partir de 18h15, c'est Culture Première. Rendez-vous donc à 18h15, il sera question d'humour avec Lisiane qui organise avec l'humoriste Shirley Soignon un atelier de stand-up la semaine prochaine. Ensuite il y aura aussi Philippe Vénère, dans l'espoir qu'il sera de bonne humeur. Alors Philippe Vénère, le président de l'association des faiseurs de légendes. Il viendra parler entre autres de l'engouement autour du fantastique médiéval et aussi question de musique. Bien évidemment sur la première, une émission présentée par Mélodie nourri à partir de 18h15. Nous irons au marché forain des Camélias ce matin, encore avec Prisca à 9h50. Alors le mot de passe, c'est Jacquine avec Réunion Première. Vous voyez, puisque Jacquine de Saint-François, il a inventé un nouvel agrume. Et il y en a sur le marché forain des Camélias. On l'a baptisé comme ça, hein, la Jacquine avec Prisca ce matin. C'est le mot de passe si vous allez rejoindre Prisca entre 10h et 10h30 ce matin. Avec un peu d'avance, mes amis, eh bien je souhaite à tous les gentils papas Une bonne fête pour dimanche et je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Si j'avais su, j'aurais tout esquivé sans hésiter. Mais le manque de blé m'a poussé à tirer. Le film est fait, je ne peux qu'assumer. Maman, papa, désolé, désolé, désolé. On a cru en l'aile Les jours défilent et tout devient punible Le système jette de l'huile sur le feu Et ce sont les mêmes qui se brûlent, marre de voir La maman a pleuré et le daron qui se casse le dos Les factures sont s'entassent viennent de couper l'eau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 Désolé, désolé, maman, papa, désolé, désolé, désolé, désolé. Maman, papa, désolé. J'ai voulu, Essuyer vos larmes, Essuyer vos dèvres, Finir avec cet homme qui nous guettait. Vivre une vie normale, vous voir avec moi de stress, profiter de ce soleil d'été. En vérité, qui est le fautif le pauvre Ou celui qui prend un mal, un plaisir à lui D'accéder sous, sous peine de l'échec, de son propre foyer. Mais nous sommes des humains comme si j'avais su. pandas sur réunion première avec Si j'avais su, dans quelques secondes des nouvelles du trafic routier avec Yves Gruyé. On accueille Claude Montané dans les studios, bonjour Claude. Jackie, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on tend la main aux personnes âgées. Et surtout, on va briser un tabou, briser le silence, Jackie. Les Gramounes sont maltraités dans la société et puis avec nos invités, nous verrons comment c'est possible de se faire aider. Et puis, euh, comment en parler L'accompagnement est très important. Les réactions au standard de la première, 02 62 99 2000 Claude Montané sur la première pour Allo, première 99-2000 dans deux minutes, le journal de la rédaction. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec AutoRelais. AutoRelais, Drive cool Et nous sommes avec vous à la ravine des chèvres, Yves. Ça roule, ça roule dans les deux sens, ça roule surtout en provenance de l'Est, forcément, à cette heure-ci. Toujours inquiétant de savoir comment on va circuler entre Saint-André et Saint-Denis. Alors, il euh, y a quand même des ralentissements, mais il se situe après les changeurs du Verger, le plateau de la mare. Dans un premier temps, euh, on passé euh, le secteur de, du parc Gilot et le début de... Euh, allez, enfin, le début du pont de la rivière des pluies. Après, une petite zone roulante, début de la ligne droite de la Jamaïque et puis ça recoince avant le virage avant de rejoindre le front de mer de Saint-Denis euh, attention avec quelques ralentissements également sur la tranchée couverte côté mer sur le boulevard sud en direction de l'ouest avec un pont Vincent dégagé la circulation fluide euh, sur la route du littoral des ralentissements simplement sous le tunnel du Cap Bernard donc il n'y a pas eu de euh, gros trafic sur la corniche ce matin et puis côté ouest c'est de nouveau en bas de viaduc hein, donc euh, ça se passe plutôt correctement sachant qu'entre Grand Fond et Boucan la circulation se fait euh, normalement Le Grand Boucan d'ailleurs C'est l'événement de ce week-end Notamment dans, dans l'ouest à Saint-Gilles Avec je rappelle la mise en service du rond-point Depuis hier matin Rond-point côté sud euh, de l'agglomération Une possibilité maintenant euh, pour vous euh, D'accéder directement au centre-ville et au port Sans passer par Carrosse En venant de la saline des Bains Et puis euh, de nouveau euh, sortir de la rue Générale de Gaulle Vers la nationale C'est également de nouveau possible Très bonne route avec la première Bonne route avec Autorelais. Autorelais. Drive cool. Il fera entre 14 et 16 degrés dans les hauts aujourd'hui jusqu'à 27 degrés en bord de mer. Nous sommes le vendredi 17 juin. Bonne journée à l'écoute de la première. Il est 8h. Le journal Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Beaucoup de questions après le terrible accident de la circulation qui a fait un mort et quatre blessés hier à Saint-Denis. Un camion fou a percuté plusieurs véhicules avant d'accrocher une petite voiture et se coucher sur la route. Le passager de la voiture est décédé. Le chauffeur du camion blessé pourra peut-être apporter des réponses. Nous entendrons un témoin choqué par ce qu'il a vu. Des malades qui ne connaissent que l'hôpital, des adultes mais aussi des mineurs venus des comores via Mayotte. Ils sont soignés à l'hôpital de Saint-Denis mais n'ont aucune vie en dehors. Or, que peut-on faire Question posée aujourd'hui par l'hôpital. Reportage dans ce journal. À Mayotte, les habitants qui peuvent le faire fuient la Grande Terre où l'insécurité fait peur. Le marché locatif de Mamoudzou et de Petite Terre est saturé. Et puis Grand Boucan, c'est dimanche. Ambiance carnaval à Saint-Gilles avec une reine qui mènera le défilé. C'est une première. Réunion première. Cécile Thomas. Un mort et quatre blessés, c'est le lourd bilan d'un accident survenu hier sur le boulevard Lancastel à Saint-Denis. Un camion a violemment percuté une petite voiture. C'est le passager de ce véhicule qui a été tué. Les automobilistes avaient constaté la trajectoire étrange de ce camion depuis la route du littoral. Le conducteur ne semblait pas maîtriser son véhicule. Il roulait trop vite et a provoqué plusieurs accrochages jusqu'au choc qui a couché le poids lourd. Son chargement de terre s'est déversé sur la chaussée. Le chauffeur de 27 ans est blessé aux jambes. Tout cela s'est passé non loin De la caserne des pompiers de Saint-Denis qui sont intervenus rapidement. La police a également été appelée sur place. Dominique se trouvait sur le lieu de l'accident. Il a été choqué par ce qu'il a vu. Ça lui a fait prendre des dangers euh, des, de conscience pardon, des dangers de la route. Les fois, on est école, euh, quand, quand on repasse les vidéos,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 Dominique, un témoin de l'accident interrogé par Antoine Garnier. Une enquête de police est en cours. Elle devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances de ce grave accident. Dans l'actualité également, l'eau moins chère pour certains habitants du Sud. Après deux ans de galère, c'est une bonne nouvelle pour les abonnés de Haut. Depuis l'arrivée de ce fermier pour la distribution de l'eau à la Sud, les prix des factures s'étaient envolés. Les baisses vont concerner les communes de l'entre-deux, du tampon de Saint-Philippe et de Saint-Joseph. Malgré tout, le risque d'augmenter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 Ce sont des enfants, ils sont hospitalisés et ils sont seuls. Le CHU Félix Guyon accueille des malades majeurs, mais aussi des mineurs venus des Comores. Ils sont arrivés là après un passage par Mayotte. Ils ont fui leur pays pour être soignés. Et certes, ils reçoivent des traitements, mais n'ont aucune vie en dehors de l'hôpital. Comment mieux faire, se demande l'établissement, et qui pose également la question aux membres de l'espace éthique de la Réunion. Depuis sa départementalisation et le développement de son offre de soins, Mayotte doit faire face à un flux important d'immigrés, Clandestins, parfois malades Un grand nombre de ces personnes souffrant de pathologies graves Sont évacuées sur les hôpitaux réunionnais Et parmi ces patients, il y a des enfants dialysés Le reportage de Daniel Tambreville Ils sont mineurs, souffrent d'insuffisance rénale grave Ils ont quitté les Comores, souvent illégalement Pour se faire soigner à Mayotte Avant d'être envoyés dans le service de dialyse du CHU de belle Mais ces jeunes patients... Éloignés de leur famille, pendant plusieurs mois, souffrent d'isolement. Docteur Edouard Kaufmann, président de l'espace éthique de La Réunion. Ces enfants ne peuvent pas retourner sur leur île et deviennent finalement des enfants hospitaliers qui vivent dans l'hôpital. Le rôle de l'hôpital étant cantonné aux soins ne suffit pas à remplir la vie de ces enfants qui ont besoin d'autre chose, de social, d'éducation. Un déracinement qui affecte aussi les patients adultes. Mais à cette problématique de prise en charge globale s'ajoute celle du coût. En 2008, le CHU est estimé avoir dépensé 60 millions d'euros pour 150 malades comoriens. Aujourd'hui, ce chiffre a quasiment doublé. Écartelé entre son obligation de soins et les économies drastiques imposées par le gouvernement, le CHU a sollicité l'avis de l'espace éthique de La Réunion. Il n'y a pas de solution. Docteur Bruno Bourgeon. C'est ça qui est terrible à dire, c'est qu'il n'y a pas de solution. On ne peut pas imaginer que Mayotte puisse regagner le giron Comorien. On ne peut pas imaginer un co-développement dont on sait qu'ils vont aller dans les poches des dirigeants comoriens. Ou alors il faut pister chaque Donc la seule solution, c'est de continuer à prendre en charge par l'État français avec les patients. En attendant un potentiel développement du tissu médical aux comores, l'hôpital Félix-Guillon n'a pas le choix, insiste l'espace éthique. Renvoyer ces malades chez eux serait les condamner.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 service maternité du centre hospitalier Gabriel Martin, Gladys Laravine, est femme à l'hôpital Gabriel Martin et présidente de l'association Joie de Naître qui porte le projet Manao. En quoi cet endroit est différent d'une maternité Un environnement déjà qui euh, rappelle moins le milieu hospitalier médicalisé. Donc c'est vrai qu'on a essayé au niveau des décors, au niveau du mobilier, de faire en sorte que ça ressemble vraiment à un chez-soi.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 On reste à Saint-Paul avec deux résidences de la Sémadère qui ont été inaugurées hier au Bernica. La résidence Simon Gavol accueille 36 appartements de type logement locatif social. Et la résidence Le Comte de Lille qui propose 18 appartements en location accession des locataires qui pourront devenir propriétaires de ces logements. Pour Annie Pignolet-Dumont, l'élu en charge de l'habitat social à Saint-Paul, l'aboutissement de ces projets de logement est un moment important. Cette assistante sociale a travaillé sur le secteur du Bernica. C'est une grande satisfaction parce qu'aujourd'hui, nous arrivons quand même à reloger 54 familles. Que Effectivement, en lien avec 3000 demandes en souffrance, eh aujourd'hui, c'est pouvoir donner la clé quelque part du bonheur entre guillemets à ces familles-là. C'est vrai que moi, j'ai euh, le social qui me tient à cœur. Ce sont des familles avec lesquelles j'avais euh, déjà des liens. Et qu'aujourd'hui, eh politiquement parlant, c'est une fierté parce que je, je me rends compte que vraiment, pour le coup, eh bien, les moyens que je cherchais, moi, par le biais du volet politique, eh c'est bien présent. Annie Pignolet-Dumont, élue à la mairie de Saint-Paul, au micro de Johanna D'Amatoracy. On parle logement encore, mais cette fois à Mayotte, les demandes de déménagement vers Mamoudzou explosent à tel point que le marché locatif est totalement saturé. Selon les agences immobilières, les locataires de grandes terres fuient l'insécurité grandissante de l'île. Ils veulent trouver refuge dans la grande ville de Mamoudzou ou encore en petites terres censées être encore épargnées par le climat de tension. Frati Youssouf Saïd. 60 demandes de logement